One Qibla présente le cœur en action, Madarij al-Salikin. wa wa salamu ala sallallahu wa bad. Donc toujours avec ce fameux ouvrage de l'Imam Ibn al qayyim qui s'appelle Madarij al-Salikin ou bien les sentiers des Zitnérans. On est en train de parler des différents niveaux à travers lesquels le cœur du croyant va passer dans son cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala la dernière fois on parlait de quelle étape exactement la clairvoyance, clairvoyance al-basira, qui pourrait nous rappeler c'était quoi al-basira de façon très brève c'est quoi la clairvoyance que de pouvoir voir avec tes yeux quelque chose est-ce qu'il y a quelque chose de spécial à voir avec tes yeux que le croyant voit que les autres ne voient pas non, c'est quelque chose qui est relié encore une fois au cœur du croyant, c'est relié à l'âme du croyant, la possibilité de voir cette vie du bas-monde sous sa vraie réalité, ainsi que la, voie, la, la vie de l'au-delà, ainsi que tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala a créé dans cet univers, on part, encore une fois on ne va pas revenir sur tous les détails. Aujourd'hui, on va parler d'une station qui est extrêmement importante qui s'appelle en arabe « Al-Muhasab ». Mouhassaba, pour comprendre ce que ça veut dire de nos jours, dans l'arabe de nos jours, l'arabe de business de commerce, Mouhassaba ça réfère à une fonction un emploi une spécialité Al-Mouhassib c'est le comptable Al-Mouhassib de nos jours, Mouhassaba c'est faire la comptabilité quand on parle de Al-Mouhassaba ici dans un contexte de foi on est en train de parler d'une sorte de Comptabilité, de bilan, d'auto-évaluation, d'auto-critique qu'on se fait dans cette vie du bas monde, parce qu'on sait que le jour dernier on va être jugé par Allah Subhanahu wa Taala. C'est ça ensemble. On va aller dans les détails inshallah ou Taala, mais ensemble, c'est celui qui sait qu'il va être jugé, qu'il va devoir rendre des comptes, Il serait mieux pour lui de préparer ses comptes avant de devoir les rendre de savoir de quoi il va parler d'être bien préparé et alors il nous dit l'imam ibn al-Qayyim al wa cette étape de al-muhasaba elle nous permet de distinguer entre ce qui est à nous et ce qui est sur nous Sur nous, ça veut dire ce qui est un devoir, ou bien qui pourrait même être contre nous. Un comptable habituellement, la comptabilité très simple, on ne va pas aller dans les détails des, des comptabilités des entreprises et ainsi de suite. Comptabilité personnelle, c'est de faire quoi De savoir qu'est-ce que tu possèdes comme capital, qu'est-ce que tu as comme bien, qu'est-ce que tu as comme argent, qu'est-ce que tu as aussi comme revenu possible, quelqu'un qui a un commerce, un magasin, un emploi, n'importe quelle chose Et de l'autre côté, qu qu'est-ce qu que tu as Qu'est-ce que tu possèdes comme dette à devoir rembourser et comme dépense et comme facture à devoir payer, ainsi de suite. Ce qui est dans le positif, ce qui est dans le négatif. C'est exactement cela. Ce qui est à toi, tu vas le garder avec toi. Ce qui est sur toi, ce qui est contre toi, tu vas essayer de... Tant débarrassé, le plus tôt possible. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait ça avoir des dépenses dans cette vie du bâton Terme en d'argent Non. Les gens qui gèrent bien leurs finances vont, de façon périodique, faire un bilan de leur situation financière pour voir quelles sont leurs dépenses. Et là, ils vont voir, ah, il y a des dépenses qui sont vraiment inutiles, que je suis en train de faire actuellement. Ou bien, pourquoi est-ce que je suis en train de payer pour ce service depuis Plusieurs mois, alors que je ne l'utilise même pas. Il y a d'autres personnes, bien sûr, qui travaillent pour être payé le vendredi. Après ça, tout est programmé que de, son, de, de, de son compte bancaire. Tout ce qui rentre le vendredi va sortir le, le samedi. Et il ne sait même pas pourquoi il est en train de, de payer. Après ça, il va se plaindre qu'il ne fait pas d'épargne. Dans notre relation avec Allah, c'est la même chose, sauf que c'est beaucoup plus sérieux. Le vrai croyant, alaykoum salam wa rahmatullah, Le vrai croyant va toujours faire de façon périodique il va se faire un, un bilan de sa situation dans cette vie sa relation avec Allah subhanahu wa avec notre créateur parce que dans la vie il y a souvent des choses qu'on va commencer à porter sur nous et qui deviennent un fardeau mais, qui, mais que si on ne fait pas notre bilan encore une fois, notre auto-évaluation qu'est-ce qui va se passer Tu es en train de porter un fardeau qui va t'empêcher de ...d'avancer vers Allah subhanahu wa ta'ala... ...falaqtaha ma l'aqaba... ...wa ma adraka ma... ...al'aqaba... ...beaucoup de personnes ont... ...des obstacles dans leur vie... ...comme ça Allah azza wa ta'a nous parle d'une aqaba... ...comme une sorte de montagne comme ça... ...il y a des gens qui aiment faire le bien... ...ça c'est la personne, l'être humain, le croyant... ...et de l'autre côté il y a... ...le bien, les bonnes salih ...se préparer pour l'eau de l'air ainsi de suite... ...plusieurs personnes qui se trouvent ici aimeraient bien faire le bien. Mais qu'est-ce qui, qu qui les empêche, c'est cette montagne. Il y en a qui vont avoir la volonté de traverser la montagne. D'autres personnes, dès qu'elles voient, qu voient la montagne, fini, On ne va même pas tenter. On ne va même pas essayer. Cette montagne, ce n'est pas comme une montagne physique. Lorsqu'on parle de la foi, lorsqu'on parle ici de souvent, c'est des choses dont on peut se Débarrasser. Je vais vous donner un exemple. Quelqu'un s'apprête à partir en vacances. Tu as un vol à prendre demain, par exemple. Donc là, tu sais que toi, en tant que voyageur, on te donne le droit d'avoir, je sais pas moi, un bagage ou deux bagages pour 20 kg, 23 kg, quelque chose comme ça. Mais tant que c'est un 20 kg que tu peux prendre avec toi. Là, avant ton voyage, es en train de penser ah, j'aimerais bien prendre telle chose et telle chose. Et telle. là, la liste va devenir langue, et tu es en train de mettre, et de mettre, et de mettre, juste avant ton voyage, qu'est-ce que tu vas faire Tu vas peser ta valise, tes bagages, et là tu vas trouver que tu as bien trop de, de bagages. Qu'est-ce que tu fais Il y a des personnes, si c'est dans un contexte de commerce ou de travail, ben, il va préférer payer le surplus, mais pour plusieurs autres personnes, il va se dire « c'est trop » et c'est vrai que c'est trop pour une personne sauf s'il y a une situation particulière pour une personne d'avoir deux bagages de plus de 20 c'est, c'est trop alors qu'est-ce que tu vas faire tu vas rouvrir tes bagages et ta valise et tu vas commencer à enlever à te débarrasser de certaines choses qu'est-ce que cela nous indique ça nous indique qu'il y a souvent des choses qu'on pense que c'est des choses qui sont importantes je dois prendre ça avec moi Mais quand on est sous pression de vraiment devoir filtrer, et revoir et faire la part des choses, on va trouver qu'il y a une bonne portion de choses qu'on pense vraiment que c'est important, que ce n'est pas important. C'est plus un, un fardeau qu'une chose qui nous est utile. La même chose, les gens de nos jours, dans une société de consommation, qu'est-ce que les gens vont faire Acheter, acheter, acheter, acheter, acheter, acheter, acheter. Quelques mois plus tard, les gens veulent... Faire la part des choses ça veut dire organiser leurs biens, nettoyer là leur maison, revoir leur stock, leurs vêtements, leur tout ce qu'ils possèdent. Et là qu'est-ce que les gens ont commencé à faire Jeter, donner, jeter, donner, jeter, donner, jeter, donner. Des choses qui ont été rarement même utilisées peut-être même jamais utilisées. Alors que le jour où tu l'avais pris, tu pensais que ça c'était pour moi. Non, ce n'est pas pour toi. En fait, ça s'est avéré être quelque chose qui est sur toi. C'est un fardeau. Ça t'a coûté de l'argent, ça a pris du temps, de l'espace et ainsi de suite. Toute une gestion pour, pour rien en fin de compte. C'est pour cela que le croyant doit faire un, un bilan. Lorsqu'on parle ici, on n'est pas ici pour vous parler ici de comment faire un bilan de vos vêtements, des vêtements que c'est important de vous débarrasser. Ça, c'est des exemples qu'on a donnés juste pour faire un, un parallèle. Mais ici, on est en train de parler dans, dans un contexte de foi. Il y a plusieurs choses. Je vais vous donner un exemple. Lorsqu'on parle encore une fois des bonnes œuvres, aller à la mosquée, aller au masjid, lire le Qur'an, lire le Coran, aider dans de bonnes causes et ainsi de suite, souvent les gens vont dire « Ah ouais, ça serait bien, mais moi je n'ai pas le temps. Moi je suis occupé, moi je ne suis pas disponible. » Même parfois lorsqu'il s'agit de leur propre famille, prendre charge de leurs propres enfants, passer du temps avec la famille et ainsi de suite, « Ah, si, seulement j'avais le temps et ainsi de suite. » Est-ce que vous pensez que vraiment les gens n'ont pas le temps? Non. non. Rares sont les personnes qui vraiment n'ont pas le temps. Les gens ne savent pas gérer leur temps. Ne savent pas bien assigner le temps à ce qui est important. Parce que dire que moi, je n'ai pas le temps de faire les bonnes œuvres, Ça revient à dire que Allah subhanahu wa ta'ala, mon Créateur, il est injuste envers moi. Et qu'il manque de sagesse. Qu'il m'a donné une vie qui n'est pas suffisante. Et qu'il m'a demandé de faire des choses que je ne suis pas capable de faire. Et qu'il va me juger à, à propos de ça le jour dernier pour me dire est-ce que tu as fait des bonnes choses Je vais dire non parce que je n'avais pas le temps. It doesn't make sense. Question honnête, question sincère. Si demain Allah Azza il nous donnait à tous, à tous les êtres humains comme ça, ça va sortir de nulle part la semaine va devenir, chaque semaine va devenir une semaine de huit jours ça veut dire chaque semaine va avoir une journée de plus pour tout le monde notre vie ça veut dire va s'étaler de va s'allonger d'une journée de plus par semaine Pensez-vous que les gens vont dire « Ah, j'ai une journée de plus, finalement je vais commencer à faire les bonnes œuvres, je vais commencer à faire la prière, et à aider les autres, et à faire des dents, à lire le Coran » Est-ce que vous pensez que la majorité des gens vont réagir de la sorte Ou bien que les gens vont dire « Ah, une journée de plus pour regarder la télé, pour aller au cinéma, et pour faire telle chose, et pour faire telle chose, et ainsi de suite Voyez » Voyez-vous Donc c'est une question ici de prioriser, comment remplir Le temps, il est là, c'est vide. Allah Azza wa nous a donné du temps, c'est à toi de le gérer. Mais qu'est-ce qu'on va mettre à, à l'intérieur Je connais une personne, ça c'est un exemple qu'on va donner, d'un fardeau ici, d'une aqaba. Je connais une personne qui donnait 200 ans, de façon régulière, plusieurs heures par mois, en tant que bénévole, pas dans un organisme pour les pauvres, pour les orphelins ou autre chose. Bénévole, dans une association professionnelle. Ça veut dire pour des professionnels qui sont payés pour faire leur travail, mais lui, il va venir les aider de façon qui est bénévole. Qu'est-ce que cette personne a en, a, a en gagné Rien du tout. Sauf que la personne pensait que ça, c'était quelque chose d'intéressant. C'est la personne elle-même qui me l'a dit. Après plusieurs temps, après plusieurs mois, la personne a réalisé, a réalisé que ce qu'elle faisait, c'était une simple... Perte de temps, parce que ça n'a servi à rien, il n'a aidé personne, il est en train d'aider des gens qui se vendent de l'argent sur son dos. Qu'est-ce que moi j'ai pris de cela Il n'y a rien. Est-ce que j'ai aidé des personnes qui étaient dans le besoin, des pauvres, des orphelins Non. Et ça c'était une montagne qui m'a empêché de faire beaucoup d'autres choses que quand on me proposait de les faire, qu'est-ce que je disais Je n'ai pas le temps. Comprenez-vous Alors c'est, entre autres, à ça que ça sert de faire un bilan. El muhasaba Ça nous aide à détecter à un moment T de ma vie, qu'est-ce qui m'éloigne d'Allah subhanahu wa ta'ala Qu'est-ce qui m'empêche de devenir une personne qui est meilleure Et est-ce que ces choses-là vraiment devraient avoir un espace dans ma vie ou bien Non. Il y a plusieurs choses à devoir enlever à un certain moment où en enfin trovallez maintenant inchallah taala donc les details selon les paroles de l'imam ibn al-qayyim rahimahullah taala parce <coughs> qu'il اذا hasabe nafsu celui qui va faire le bilan qui va faire la comptabilité en quelque sorte l'auto-évaluation ça va lui permettre de détecter entre autres c'est quoi c'est de les droits des autres sur lui parfois c'est des devoirs Seulement d'Allah Azzawajal, parfois c'est les devoirs d'autres créatures. Comme on a dit, on parle de ça, ça c'est un point très très important. La question des dettes, très importante. Beaucoup de personnes ont des dettes envers, ici on parle encore plus particulièrement les dettes qui sont reliées à une personne physique. Les dettes envers une personne morale, peut-être une personne morale, une banque et tout, ne va pas venir une, le, le jour dernier en tant que banque, comme ça pour te dire, pour dire devant Allah, ah, il ne m'a pas payé, il ne m'a pas remboursé, donc... En général, les problèmes avec les personnes morales, les grandes banques et ainsi de suite, c'est surtout dans, dans la dunya. Tu vas voir, les, comme, comme, comme on a mentionné, les intérêts et tout, c'est des choses qui sont haram. Mais ici on parle, et ça en général en passant, les personnes morales, les grandes banques, les grandes institutions, elles ne vont pas te lâcher jusqu'à ce que tu payes. Donc elles ont les moyens de réclamer leurs droits. Mais plusieurs personnes, lorsqu'il s'agit d'un droit d'une personne physique, ça veut dire quelqu'un qui t'a prêté un montant d'argent on remarque que plusieurs personnes prennent ça vraiment à, à la légère. Ou l'ayyadu Billah ta'ala. Ces personnes-là ne réalisent pas que le jour dernier, tu vas répondre devant Allah subhanahu wa ta'ala et tu vas devoir rendre des comptes. Comment c'est dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam que Jibril alayhi s-salam, l'ange Jibril, il lui a dit que le martyr, tous ses péchés sont pardonnés par Allah subhanahu wa ta'ala sauf un seul péché, c'est quoi Celui qui n'a pas remboursé ses dettes. Ça veut dire qui a, a volontairement. ça ne parle pas ici de celui qui était incapable de rembourser ses dettes, ça parle de celui qui était capable de rembourser ses dettes mais qui ne l'a pas fait avant sa mort. Ça c'est grave. Le bilan nous permet entre autres à savoir « Oh, mais c'est vrai, j'ai des dettes à rembourser à telle personne, à telle personne. » Et, qu'est-ce qui se passe Celui qui est sincère et qui veut rembourser ses dettes, et croyez-moi, ça c'est une garantie, Une promesse que Allah Azza wa Jalla il va vous aider. Celui qui a des dettes envers autrui et qui est décidé, qui fait de son mieux pour rembourser ses dettes, Allah subhanahu wa taala il va te faciliter. Celui qui prend l'argent des autres et qui toujours dit ah moi j'ai pas assez d'argent, moi j'ai pas assez d'argent une autre fois, c'est pas ma priorité, ça veut dire c'est le dernier de mes soucis de leur rembourser leur argent, Allah subhanahu wa taala ne va pas t'aider et le jour dernier, tu vois, te retrouver avec ce fardeau sur, sur tes épaules. وَهِيَ حَقِيقَةُ الْتَوْبَةِ Donc, c'est ça ce qu'on appelle الْتَوْبَةِ, le repentir. En passant, le repentir, je pense que c'est le plus grand chapitre dans ce livre et peut-être celui qui est parmi les chapitres les plus intéressants. Le repentir, إن شاء ça va être à partir de la prochaine séance, إن شاء Donc, voyez-vous ici que avant le repentir, le repentir, ça veut dire c'est commencer à à rectifier les choses. Mais avant de repentir, il faut faire un, un bilan de notre situation. D'où est-ce qu'on a ramené ça Si on parle ici, encore une fois, deux fois, on n'est pas en train de parler de la comptabilité en termes d'argent, de finances, et ainsi de suite. Allah subhanahu wa ta'ala dit « oh, ta que chaque âme, Fasse le constat de qu'est-ce qu'elle a préparé pour demain. C'est quoi demain? C'est le jour dernier, le jour du jugement. C'est après notre mort. Demain, ce n'est pas demain, ça veut dire le lendemain. Mais Allah il a nommé demain le jour dernier parce que c'est proche, c'est comme demain. La vie, elle commence comme hier et elle se termine comme demain. Ça, c'est la réalité de, de la vie. La vie, elle est courte. C'est pour ça qu'on doit se préparer vite. Ça veut dire, en d'autres termes, un moment de bilan, c'est un moment lors duquel le croyant va s'arrêter pour faire une réflexion. Et la réflexion, on a parlé de ça, c'est très important dans le cadre de notre foile. Toujours Allah Azza wa nous dit « Les qawmin Ceux qui réfléchissent, ceux qui réfléchissent. » Parce que parfois, celui qui est avec les gens toujours en groupe, la pensée de groupe, c'est pas toujours quelque chose qui est constructive et est positive ça ne te permet pas de prendre tes distances de regarder ta situation sous un angle individuel et particulier alors le muhassaba ici c'est de faire une réflexion un moment d'arrêt dans ma vie lors duquel je vais dire qu que je, moi qu'est-ce que j'ai préparé si effectivement je vais mourir demain et rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala demain Ça, c'est la question à poser. Si je meurs ce soir, si je meurs demain, qu'est-ce que je vais avoir devant Allah subhanahu wa ta'ala Les bonnes œuvres que je vais ramener le jour dernier, les mauvaises œuvres et les péchés que je vais ramener, les dettes, les responsabilités, les dettes, encore une fois, pas seulement les dettes financières, mais aussi parfois les dettes morales. J'ai fait de la médisance envers une personne de façon injuste, j'ai donné une mauvaise information sur un sujet critique à une personne et ainsi de suite. Tout ça, c'est des dettes qui sont morales. Ça veut dire, c'est les droits des autres croyants sur moi. Ce bilan va me permettre par la suite de m'ajuster et de passer à l'action. Les vrais croyants, bien sûr, ça, c'est pas notre niveau. Il y a l'un des salaf, ça veut dire l'un des pieux ancêtres dans le temps plusieurs, il y a de cela plusieurs siècles, L'un des pieux, croyant, l'un des ulama, il a dit, si on me disait, tu vas mourir demain, si on me disait, c'est demain que tu vas mourir, il dit, par Allah, je jure par Allah, je ne peux rien ajouter à mes bonnes œuvres. Ça veut dire, mon horaire, ma vie est saturée de bonnes œuvres. Si on me dit, tu vas mourir demain, il n'y a, a rien à changer. Ça veut dire, lui, dans sa conscience, à chaque matin, lorsqu'il se réveille, il se dit, moi, c'est possible que je vais mourir aujourd'hui, alors je dois vivre de façon qui est optimale. Ça, c'est un haut niveau. Mais idéalement, c'est de ce niveau qu'on devrait se rapprocher. Qu'est-ce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à Ibn Umar, « Lorsque tu te réveilles le matin, n'attends pas le soir. Et le soir aussi n'attend pas le lendemain. Ça peut faire peur à certaines personnes. Elles vont dire « Oh, mais c'est tellement négatif ça, ça fait tellement peur. Pourquoi est-ce que je ne dois même pas attendre le lendemain Pourquoi est-ce que je dois même pas attendre le soir ?» Mais de un, parce que ça c'est une vérité qu'on le veuille ou non, qu'on peut mourir à n'importe quel instant, à n'importe quel moment et que la, la mort ne va pas toujours avertir, ça c'est de un, Et même si en passant, même si la mort elle nous avertissait même cet avertissement ne servirait pas beaucoup à, plus, à plusieurs personnes parce que même ce changement, parfois ça prend ça prend du temps lorsque quelqu'un est tellement éloigné sauf s'il va faire un grand repentir je connais un frère dans un masjid il y a de cela quelques semaines on m'a dit est-ce que tu peux faire doua Invocation après la prière à un frère qui est malade je dis Inch'Allah on va faire l'invocation Inch'Allah on va inviter les frères à le faire Inch'Allah ça c'est quelque chose une demande qui est assez habituelle une fois qu'on a fait le dua après la prière et tout les frères ont dit ah c'est ce frère et il s'est avéré que c'est l'un des frères qu'on voyait à chaque jour qui priait avec nous ce frère là qui était en parfaite santé soudainement Il a été découvert qu'il a une maladie qui est grave et qui a une phase qui est très avancée. Ça veut dire qu'il pourrait mourir très bientôt. En théorie, bien sûr, c'est Allah Azza qui donne la vie et la mort. En théorie, ce frère-là, c'est comme un mort qui est vivant. C'est quoi la première chose qui inquiète ce frère, selon vous C'est quoi la première chose dans laquelle le frère il a commencé à, à, à penser ses enfants bien sûr mais quoi quand on parle de ses enfants il ne peut pas être toujours là pour ses enfants les, les dettes première chose j'ai beaucoup de dettes et je ne vais pas laisser toutes ces dettes à mon épouse et à mes enfants qui sont en bas âge donc la première chose c'est que les frères ils ont commencé à faire toute une campagne pour essayer de lui récolter de l'argent pour payer ses dettes. Donc voyez-vous, même si parfois on va recevoir un avertissement qui va nous dire tu vas mourir le mois prochain, parfois même ce mois, ce n'est pas suffisant pour se rattraper. D'où est-ce que je vais ramener moi tout ce montant et rembourser toutes mes dettes et ainsi de suite. C'est pour cela que ce bilan-là, il doit se faire de façon qui est régulière. C'est pour ça que, comme on l'a dit, le prophète sallallahu alayhi il a dit le soir n'attend pas le Lendemain. Le matin n'attend pas le soir. C'est parce que oui, en vérité, tu pourrais mourir à n'importe quel moment. de un, et parce que aussi de deux, ça c'est bien même pour toi, psychologiquement. Les gens qui souffrent de stress, de pression et ainsi de suite, qui ne peuvent pas dormir la nuit parce que le, la, la nuit, lorsqu'il ou elle va dormir, tu es en train de penser à... « Demain, qu'est-ce que je vais faire Comment je vais résoudre tel, pro tel problème Et comment est-ce que je vais me déplacer ?» Oublie le lendemain. parce que tu vas dormir, le prophète S.A.S. te dit, « Concentre-toi sur ce moment présent. » Et qu'est-ce qu'on fait avant de dormir Nous avons tous les, adkar, toutes les, les invocations qu'on fait pour demander pardon et lire surat Ayatul Kursi, surat Al-Falaq, surat Al-Nas et ainsi de suite pour nous concentrer sur, encore une fois, l'au-delà que si on va mourir lors de notre sommeil, inchallah on va mourir avec une une bonne fin, pas mourir en faisant les calculs pour le lendemain, qu'est-ce que je vais faire et ainsi de suite. Et <rire> encore une fois, le constat ici que Allah Azza wa Jalla nous demande de faire dans ce verset, qu'est-ce qu'il nous dit l'imam Ibn Al-Qayyim c'est de voir qu'est-ce que moi j'apporte avec moi Savez-vous, lorsqu'une personne, lorsque tu vas visiter une personne qui t'est très chère, mais ça fait longtemps que tu n'as pas visité cette personne, tu prends un cadeau avec toi. Est-ce que tu prends n'importe quelle chose Eh bien, tu vas prendre soin de bien choisir ton cadeau. C'est exactement cela. Qu'est-ce que je vais porter avec moi dans, après ma mort Lorsque je vais rencontrer Allah subhanahu wa och kalla Umar radiyallahu ta'ala anhu, Umar radiyallahu anhu, le grand compagnon du prophète sallallahu alaikum, il a dit quoi? Hasibu anfusakum qabl antu hasabu, wazinu anfusakum qabl antu zanu. Hasibu anfusakum, faites votre propre jugement avant d'être jugé par Allah subhanahu wa ta'ala. Et les critères du jugement, on les connaît, alhamdoulilah. Le, le jour dernier, il n'y a, a pas de surprise. Il n'y a pas, pas, pas d'œuvre qu'on ne connaissait pas. Non, les critères sont connus. Elles sont dans le Coran, dans le Coran et dans les paroles du prophète. A.S. Est-ce que j'ai fait mes salawats aujourd'hui, mes prières Si j'ai de l'argent, est-ce que j'ai payé la zakat, ma charité cette année Est-ce que j'ai fait le jeûne du mois de Ramadan Est-ce est-ce que, est que, Est-ce que... Est-ce que je n'ai pas fait Est-ce que je n'ai pas fait Et qu'est-ce que je dois faire pour le faire Et ainsi de suite. Tout cela, comme on a dit, et détecter qu'est-ce que j'ai moi comme empêchement. Je ne fais pas la prière, pourquoi je ne fais pas la prière Je ne donne pas la zakat, pourquoi je ne donne pas la zakat. Et ainsi de suite. <coughs> Première étape dans le bilan. C'est de faire la comparaison entre les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala d'un côté et entre nos péchés et nos mauvaises heures de l'autre côté. Quelqu'un qui te donne de bonnes choses et que tu lui retournes de mauvaises choses. Est-ce que ça c'est noble comme situation Quelqu'un te donne du bien, tu lui retournes le mal. Il te donne plus de bien, tu lui retournes plus de mal. Et ainsi de suite. Allah subhanahu wa ta'ala, nous donne la ni'ma. Oui, c'est bien de dire, ah, Allah il m'a donné, Allah donné plein, plein de choses, Allah m'a aidé à trouver un emploi, Allah m'a aidé à réussir dans mes études. Mais la question, ce n'est pas seulement ça, c'est qu'est-ce que moi j'ai fait en retour Qu'est-ce que moi j'ai fait en retour Et c'est pour cela, est-ce que nous, bien sûr, est-ce qu'on peut égaler les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala Est-ce que c'est faisable Impossible. C'est pour cela qu'à ce moment-là, on va réaliser que le croyant n'a rien de meilleur que la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala et son pardon. Même le bilan en tant que tel te sert à arriver à une situation optimale, mais pas d'arriver à la perfection. Tu ne peux pas arriver à la perfection. Tu ne peux pas venir devant Allah le jour dernier avec de bonnes œuvres qui égalent ses bienfaits. Impossible d'être parfait et tu vas toujours arriver avec des péchés, avec des erreurs et ainsi de suite. Et dans ce domaine, tu que le Seigneur est et est Et ça, ça te mène à reconnaître et à ressentir que le Seigneur c'est un seigneur. Et que le serviteur, c'est un serviteur. Qu'on ne peut pas se comparer à Allah subhanahu wa ta'ala. Que notre bilan, encore une fois, lorsqu'on le fait, ce n'est pas un bilan à faire avant de retrouver un autre être humain. Lorsque tu vas rencontrer un autre être humain qui va te faire... Je vais donner un exemple. <coughs> Quelqu'un qui va être rencontré par son boss au travail, par son partenaire d'affaires, par n'importe quelle chose... Là, il va faire un bilan, il va se préparer. Et vous savez quoi Il y a toujours un, un deuxième mode. Un deuxième terrain de jeu. C'est quoi ce deuxième terrain C'est que si le bilan va vraiment mal, souvent, qu'est-ce que la personne qui est en train d'être jugée, souvent, qu'est-ce qu'elle va faire Elle va passer à ce deuxième terrain. C'est quoi ce deuxième terrain C'est qu'elle va commencer elle-même à juger l'autre personne. Et en passant, tu es en train de me blâmer. Ça fait une heure que tu me parles de mes erreurs et ainsi de suite. Mais tu ne réalises pas que c'est à cause de toi et que c'est à cause de votre gestion de cette compagnie. Et c'est à cause parce que ça c'est serviteur contre serviteur, être humain contre être humain. Avec Allah subhanahu wa taala, l'être humain c'est un être humain et le Seigneur c'est un... le Seigneur subhanahu wa taala. Il n'y a pas de comparaison. Allah Azza wa Jalla, il est le parfait et nous on est. Imparfait. On ne fait que de notre mieux. Après ça, le reste, c'est avec la miséricorde d'Allah subhanahu wa taala et avec son pardon subhanahu wa taala. <coughs> en parlant du bilan, aussi. une autre partie du bilan, c'est de faire la comparaison entre les bonnes œuvres et les péchés. Est-ce qu'il y a une personne qui n'a pas de péché ici Si vous levez le doigt, vous allez sortir tout de suite parce que Le cours, ce n'est pas pour vous. C'est pour les êtres humains, ce n'est pas pour les anges. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit quoi ?« Tous les êtres humains font des erreurs. » Il n'y a pas de solution à ça. Il n'y a pas d'exception. Par contre, quand on dit que l'être humain fait des erreurs, ça ne veut pas dire qu'on va allonger notre liste d'erreurs et de péchés et de dire « Je suis un être humain, c'est normal. » Parce que Allah, Zaodin, nous a dit quoi faire quand on fait les erreurs, qu'est-ce qu'on fait T'as ou pas Le repentir pour les effacer, qu'est-ce qu'on a aussi Qu'est-ce qu'on fait aussi Les, les bonnes œuvres, le prophète s'en est aussi, il a dit qu'après une mauvaise œuvre, fait une bonne œuvre pour te rattraper, pour effacer l'effet de la mauvaise œuvre, et ainsi de suite. Aussi, tout comme on fait des... Des erreurs en tant qu'être humain, ça fait partie aussi de notre nature en tant qu'être humain de pouvoir faire beaucoup de bonnes œuvres. C'est pour ça que le jour dernier Allah Azza wa Jalla regardait la miséricorde d'Allah Subhanahu wa Ta'ala et sa justice. Allah Subhanahu wa Ta'ala le jour dernier ne va pas nous juger seulement selon nos mauvaises œuvres. Il va voir la balance. Fa man thaqulat mawazinuhu fa Ce que leurs bonnes œuvres vont dépasser leurs mauvaises œuvres. Les bonnes œuvres sont plus lourdes sur la balance que les mauvaises œuvres. Ça, c'est les personnes qui vont voir le le salut, qui vont être sauvés. Les perdants, c'est pas des perdants qui vont perdre de l'argent. Il dit, Subhanahu wa Taala, Ils vont se perdre eux-mêmes. Quelles sont ces personnes Ceux qui vont avoir une balance qui est lourde. Ça veut dire, les bonnes œuvres, une balance qui est légère, ça veut dire les bonnes œuvres ne sont pas assez lourdes pour faire, pour contrebalancer les, les mauvaises œuvres. Plus de mauvaises œuvres que de bonnes œuvres. Et même plus que ça, beaucoup plus de mauvaises œuvres que de bonnes œuvres. Pourquoi est-ce qu'on dit beaucoup plus Ce n'est pas seulement que c'est plus de mauvaises œuvres que de bonnes œuvres. Voyez-vous, nous avons ici les mauvaises œuvres et ça, c'est les bonnes œuvres. Les perdants, c'est beaucoup plus de mauvaises œuvres que de bonnes œuvres. Pourquoi Parce que normalement, les bonnes œuvres, ça pèse plus. Pourquoi ça pèse plus Ah Allah Azza wa Jalla nous a aidés, nous facilite encore plus la chose. Les bonnes œuvres sont toujours multipliées au minimum par 10, jusqu'à 70. dix Et là, excusez-moi, jusqu'à 700. Et Mais à titre il a un d'infine qu'athira, même parfois plus que 700 multiples. Alors si quelqu'un arrive devant Allah Azza wa Et comme il a dit Ibn Masoud radhiyallahu ta'ala anhu si quelqu'un est incapable de faire des bonnes œuvres qui dépasseraient ou bien qui qui qui dépasseraient le dixième de ses mauvaises œuvres c'est grave ça veut dire que cette personne-là ne fait preuve d'aucune sincérité et de bonne volonté C'est pour ça que le croyant encore une fois On se demande, qu'est-ce que j'ai Et ça, c'est un exercice à faire en passant. On n'est pas en train de faire seulement la, la, la théorie ici. On n'est pas en train de raconter des histoires. C'est des exercices réels à faire que chacun fait. C'est entre toi et entre Allah, subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas, pas des affaires des autres. « Dans ta tombe, tu vas être tout seul. Tu vas répondre à Allah, subhanahu wa ta'ala, tout seul. » Ici, si c'est de voir qu'est-ce que je suis en train de faire, moi, comme bonnes œuvres. Si demain je vais retrouver Allah, subhanahu wa ta'ala, quelles sont les choses que je peux que j'ai cachées Il y a des choses parfois que tu vas cacher, que tu vas mettre de, de, de côté. Nous avons un hadith qu'on va pas mentionner. Là, c'est une longue histoire, mais peut-être vous vous le connaissez. C'est le hadith des trois personnes qui étaient dans à l'intérieur d'une grotte et que la roche elle est tombée à fermer le chemin et c'est de suite vous pouvez le chercher sur Riyad Salihin le jardin des vertueux c'est dans le premier chapitre c'est un hadith qui est un peu long donc on n'a pas le temps de le couvrir mais les savants ils ont dit quoi ils ont dit ce hadith il nous prouve que chaque croyant devrait avoir de bonnes œuvres en réserve des bonnes œuvres spéciales pas seulement j'ai fait mes prières aujourd'hui et tout ça c'est ça c'est la, la vie normale c'est rien de spécial ça c'est Je fais mon devoir, c'est faire mes prières, faire mon jeûne et tout. Mais avoir de bonnes œuvres, tu vas choisir une bonne œuvre que rares sont les personnes qui l'ont faites et tu vas la mettre, Allah Azza il va la garder pour toi quelque part. Tu en auras besoin le jour dernier. Combien on fait d'actions dans cette vie du bas monde Combien d'actions est-ce qu'on fait Beaucoup. Des centaines Des millions probablement. Dans la vie d'une personne qui est normale, on a fait des millions d'actions. C'est pour ça qu'on les oublie. « Ahsahu Allahu wa Allah Azza wa dit « Allah Azza wa Il a tout écrit, toutes ses actions, alors que nous, on les a oubliées. Qu'est-ce que j'ai fait la semaine dernière, il y a de cela un mois, deux mois, j'ai oublié, je me rappelle, de que, je me rappelle des, des faits saillants, comme on dit, mais je ne vais pas me rappeler de chaque détail que j'ai fait lors de ma journée. De ces milliers de personnes, combien d'êtres humains, y a, euh, -ce que, euh, combien d'êtres humains, y a-t-il eu sur cette vie du bas monde, sur cette terre, depuis le temps de Adam d'Adam salam), Des milliards. Parce qu'il y en a des milliards aujourd'hui, donc depuis le temps de Adam d'Adam salam), c'est plusieurs milliards. Des milliards d'êtres humains avec chacun des millions d'actions. Combien de scénarios possibles Des milliards de scénarios possibles. Parmi ces scénarios Allah عز nous parle dans le Coran dans sourate Al A'raf d'un scénario particulier de personnes que le jour dernier imaginez ça ça c'est ça c'est fou c'est extraordinaire le jour dernier va y avoir des gens que leur balance va être exactement égale entre les bonnes œuvres et les mauvaises œuvres ça veut dire des millions par ici des millions par ici, et c'est tombé exactement... C'est rare en termes de probabilité. Mais il va y avoir, avec tous ces milliards d'êtres humains, il va y avoir certains qui vont être dans cette situation. Vous imaginez une personne qui est là Si elle avait fait un don de charité de 1 dollar de plus, il serait de l'autre côté. C'est pour ça que le prophète il dit... لا تحقرن من المعروف شيئا c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ne dis pas ah seulement je fais les grandes bonnes œuvres si moi si je peux construire un puits si je peux construire une mosquée un hôpital je vais le faire sinon je vais rien non la tahqiranna et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans notre hadith idha qamat as-sa'a idha qamat al-qiyamah maintenant maintenant C'est la fin du temps. C'est la fin du monde. Maintenant, ça va être dans une heure. Ça va être dans cinq minutes. Al-Qiyama. Le jour dernier. Qu'est-ce qu'il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam وَفِيَدِ أَحَدِكُمْ فَسِيلَ Et que dans la main de l'un parmi vous, dans ta main, tu vas avoir quoi فَسِيلَ Vous savez c'est quoi un فَسِيلَ Fasِيلَ c'est le petit arbre qu'on qu peut, qu peut euh, mettre dans, dans la terre pour que ça grandisse. Qu'est-ce qu'il a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam? Tu dois la planter. Ne dis pas que c'est la fin des temps, ça ne sert à rien de la planter, parce que c'est une bonne œuvre, avec ton intention. Et tu ne sais pas, peut-être c'est cette bonne œuvre qui va faire la différence le jour dernier auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Illa anna hathihil muqayasa tashukku ala man laysa lahu. Là, on va aller dans les détails. Comme l'autre fois, on va commencer à parler des, des différentes conditions et tout. Cette muqayasa, ce bilan qu'on est en train de faire entre les bonnes oeuvres et les mauvaises oeuvres, il nous dit l'Imam Ibn Al-Qayyim, rahimahullah, c'est un travail qui est ennuyant, qui est difficile, qui est dur pour la personne qui n'a pas les caractéristiques suivantes qui na pa nurul hikma la lumière de la sagesse on va parler en détail point par point inchallah numéro 1 numéro 2 soud dhn bil nafs penser du mal de soi-même point numéro 2 point bizarre dans les temps dans lesquels on vit et vous allez voir inchallah pourquoi numéro 3 tamiz ni'mati min al fitna faire La différence entre eux, celui qui ne sait pas faire la différence entre eux, un ni'ma, la bienfaisance, un dent, et entre de l'autre côté une fitna, une épreuve. On va aller dans les détails, Inch'Allah. Première chose, la lumière de la sagesse. C'est cette lumière qui te permet de faire la distinction entre le bien et le mal. Il y a des gens malheureusement qui ne savent même pas faire la distinction entre une bonne œuvre et une mauvaise œuvre. Ils font une mauvaise œuvre et ils vont te dire je viens de faire une bonne œuvre aujourd'hui. Ou bien ils considèrent qu'une bonne œuvre en particulier, c'est une. Mauvaise œuvre, ça c'est un manque de sagesse. Une personne comme ça, est-ce qu'elle va pouvoir faire un bon bilan Non, parce qu'elle va mettre les choses à la mauvaise place. Une dette, ça va devenir un revenu. Une dépense, ça va être un, un profit, et ainsi de suite. Cette lumière de la sagesse, elle nous permet aussi de faire la distinction entre ce qui est Parfait, ce qui est imparfait. À Ramadan, lors du mois de Ramadan, beaucoup de personnes jeûnent, des millions, des millions de personnes font le jeûne. Et des millions de personnes sont toutes heureuses à la fin du mois de Ramadan que j'ai fait le jeûne du mois de Ramadan. Et inshallah comme il a dit le prophète, celui qui a jeûné Ramadan, Allah, il va lui pardonner, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Mais combien de ces personnes font vraiment le jeûne qui est parfait ou presque parfait et combien de personnes font-elles un jeûne qui est plus que symbolique ça veut dire que cette personne là, sans jeûne c'est qu'elle n'a pas bu et elle n'a pas mangé toute la journée qu'est-ce qu'elle a fait de l'autre côté elle était paresseuse elle n'a pas fait ses responsabilités incluant la salade peut-être Elle était en colère, a insulté des gens, a fait du mal à d'autres personnes et ainsi de suite. A dit des mensonges. Dormez la moitié de la journée. Regardez la télé l'autre moitié de la journée. Encore une fois, parce que c'est Ramadan et c'est le Ramadan et moi je ne je sais pas, vous savez quoi, je suis fatigué et tout, c'est Ramadan. Est-ce que c'est ça Ramadan que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit Est-ce que c'est cette personne-là qui va dire Ah le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit Que celui qui a jeûné Allah il va lui pardonner ses péchés Peut-être Mais pas nécessairement On ne va pas dire non Mais ça ne correspond pas au profil qui est typique ala, Wa alaykum as-salam wa Vous comprenez Donc, pouvoir faire la distinction entre une vraie bonne œuvre, une, vraie, une bonne œuvre qui a été faite, on ne va pas dire parfaite, mais qui est presque parfaite, qui correspond au profil, à ce que Allah Azzawadalil aime. Encore une fois, si on prend cet exemple de Ramadan, le mois du Ramadan, Ramadan, l'idée derrière Ramadan, c'est que ça doit être un mois de sacrifice et de spiritualité et le mois lors duquel on doit s'éloigner le plus que possible de tout ce qui est matériel et consommation et ainsi de suite, alors qu'il y a le ramadan culturel de nos jours lors duquel les gens vont faire exactement le contraire. Ça devient le mois de la paresse, le mois de la surconsommation et de là et de là et de là. Ça ce n'est pas ramadan que Allah a décrit dans le Coran. Donc on ne peut pas dire que moi j'ai ramadan, je vais le mettre c'est un acquis dans mon plus ce qu'on comprend La distinction entre une action qui est complète ou bien presque complète et entre une action qui n'est que symbolique. Ah là on a un point qui est très intéressant. Maratib al-a'mal. La sagesse elle nous permet de faire encore une fois la part des priorités du niveau d'importance d'une action. Nourrir un animal, est-ce que c'est bien en islam Oui. Mais nourrir un animal, est-ce que c'est comme nourrir un orphelin En termes d'importance Non. Grande différence entre eux entre les deux. Ça peut, Ça peut Pourquoi Il y avait un hadith, disait femme qui parce qu'elle Oui, tout à fait. C'est sûr qu'il y a une, de son Oui, tout à fait, c'est exactement ça. Oui, ça peut. Ça peut devenir, ça peut devenir très valorieux par l'intention. Sauf que cette même intention, si elle est accordée à un don qui est fait à un orphelin, c'est beaucoup plus important auprès d'Allah. Vous comprenez On ne peut pas comparer. Ça, c'est une bonne œuvre et ça, c'est une bonne œuvre. Mais on ne peut pas comparer hein, de la nourriture qu'on donne à un animal à la nourriture qu'on donne à un être humain, un orphelin ou autre chose. Toute une différence auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ou pour donner un autre exemple, de nos jours, il y a des gens qui, bon, pour essayer d'être super politiquement corrects et super diplomatiques et ainsi de suite, quand elles parlent de l'islam, les seules choses qu'elles vont mentionner de l'islam, c'est cet exemple et ce qui orbite autour de cet exemple. Donc, ce n'est pas seulement cet exemple qu'on va citer nuit et jour, Mais il y a des gens que lorsqu'elles parlent de l'islam et du prophète, alayhi wa sallam, la seule chose qu'elles vont mentionner, c'est quoi C'est que le prophète, alayhi wa sallam, mais ça c'est une vérité en passant, Mais le pas, problème c'est pas vérité ou pas vérité, le problème c'est the grid ici, c'est encore une fois le niveau de remplir tout. L'exemple typique qui revient toujours c'est quoi Que si tu souris dans le visage de ton frère, c'est une sadaqa. Ça c'est un acte de charité. Alors, toute la vie du croyant, c'est seulement de faire des sourires, puis tu vas entrer au paradis. C'est bien de faire des sourires. Oui, c'est une charité. C'est le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui l'a dit. Comprenez-vous Mais je ne peux pas venir à quelqu'un qui est un oppresseur, qui fait le mal, qui prend le droit des autres, et qui, et qui, et qui. Et qui et je lui dis, mon frère, c'est très important, s'il te plaît. Souris dans le visage de tes frères lorsque tu les vois. Les autres n'ont pas besoin de ton sourire dans une telle situation. Les gens réclament leurs droits. Comprenez-vous Si on reprend tout à l'heure le même exemple, l'exemple de la dette, si moi j'ai pris l'argent de quelqu'un, une somme importante, que ça fait des années qu'il me demande à chaque fois « Retourne-moi mon argent, retourne-moi mon argent » et que moi j'ai l'argent mais j'essaye de l'investir dans autre chose et re je, je, je, je retarde à chaque fois. Pensez-vous que cette personne a besoin d'avoir mon sourire Mon sourire va, va l'énerver, bien au contraire. Il va me dire, je ne veux pas ton sourire, donne-moi mon argent, retourne-moi mon argent. Comprenez-vous Donc, je ne peux pas parler sourire. Oui, ça c'est une vérité, ça c'est une haq, c'est les paroles du prophète sallallahu Mais le prophète sallallahu il a parlé de ça, il ne nous a pas dit que toute la vie, ce n'est que des sourires. Parce que comme on l'a dit, il y a des gens... Même malheureusement, parfois l'imam imams et tout que lui tout ce qu'il présente de l'islam, c'est l'islam, c'est de faire, c'est de sourire aux autres, sourire aux autres. Mais qu'est-ce que qu'est-ce que cet islam a-t-il de spécial alors Il y a plein d'autres personnes qui nous enseignent comment sourire aux autres. Ça, ça fait partie. Et un exemple typique de de de cet exemple qu'on vient de mentionner dans une situation typique, c'est là où ça devient chaud. On voit les conséquences. Lorsque les gens, il y a des gens qui font des formations, et bien encore une fois qui font des serments ou des conférences et ainsi de suite, sur la relation de couple en islam. Comment avoir une famille qui est sereine et comment ne pas arriver au divorce et ce genre de Et encore une fois, plusieurs personnes ne parlent que le sourire, le sourire, le sourire, le sourire, le sourire, le sourire. Le sourire, le sourire, le sourire. La majorité qui, des divorces qui arrivent de nos jours et des échecs, si on parle par exemple ici en Amérique du Nord, en termes de statistiques, quelle est la cause numéro un de divorce Est-ce que c'est -ce est parce que les gens se plaignent et que l'autre personne ne sourit pas assez C'est quoi la cause numéro 1 Plus de 50% en passant, c'est Money, l'argent. Il y a des conflits sur l'argent. Pas l'argent, ça veut dire qu'on ne trouve pas de quoi manger. Non, non, ce n'est pas de ça. Parce qu'on est en Amérique du Nord, on n'est pas dans d'autres dans pays dans lesquels les gens souffrent. Mais l'argent ici, c'est les droits et les devoirs de chacun. Alors, si tu ne parles pas à l'époux et à l'épouse, si tu ne parles pas au couple de leurs droits et de leurs obligations de tout un chacun. Si tu ne fais pas face à la réalité aux vrais problèmes et que tu commences à leur parler de sourire, est-ce que tu as vraiment fait la part des choses Non. Voyez-vous Comme on a dit, maratibul ahmel. Savoir c'est quoi le niveau des œuvres. C'est comme une fois quelqu'un a donné un exemple. Bon exemple qui est bien sûr On espère, Inch'Allah, que c'est jamais arrivé. Mais ça, il, mais ça va bien illustrer ça. C'est comme si quelqu'un va dire, va voir quelqu'un en train de boire de l'alcool, il va, il va lui dire, est-ce que, est que je peux te parler deux minutes Il va dire, oui, pour un petit, petit rappel, Inch'Allah, prends pas ça personnel, c'est pourtant bien et tout. Qu'est-ce que tu vas me dire Tu sais, le prophète, Sallallahu alayhi wa sallam, nous a enseigné que si on boit ou on mange, La sunna c'est de s'asseoir et de boire avec la main droite. Je veux dire, tout ce que j'ai voulu, moi, c'est faire le bien, lui, enseigner une sunnah. Comprenez Parce que, Oui, c'est une vérité, que ça fait partie de la sunna de manger avec la main droite, de s'asseoir lorsqu'on boit ou on mange. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est mieux. Ça fait partie de la sunna, c'est recommandé. Mais le gars est en train de boire de, de l'alcool. Faire la part des choses. Encore une fois, ici, dans un contexte de bilan, on n'est pas en train de parler ici de comment parler aux autres. On est encore une fois, muhasaba dans un contexte de bilan. Je me parle à moi-même. Il y a des gens, et parfois le shaitan nous encourage à se mentir à nous-mêmes. Qu'est-ce que j'ai fait aussi aujourd'hui de, de ma journée euh, Qu'est-ce que j'ai fait de ma journée Ah, euh, j'étais dans le masjid. Et là, toutes les personnes qui étaient aux alentours de moi buvez de l'eau parce que c'était par exemple Ramadan le, le temps de rompre le jeûne tout le monde buvait de l'eau debout j'étais le seul à m'asseoir pour boire de l'eau de ce fait j'ai appliqué la sunnah et je suis une personne parmi 50 qui a appliqué la sunnah aujourd'hui résumé de ma journée j'ai appliqué la sunnah et là je vais ignorer tout le reste peut-être des catastrophes que j'ai fait lors de ma journée je ne veux, veux, veux pas les voir Mais je vais mettre dans mon bilan que j'ai appliqué le sunna, j'ai bu de l'eau en accordance avec la sunnah du prophète alayhi wa salam. Numéro 2, Encore une fois, une autre condition pour bien faire son bilan, li anna husna Deuxième condition c'est du penser de penser du mal de soi-même pourquoi est-ce qu'on a dit que ça c'est contraire à la tendance générale aujourd'hui c'est parce que la tendance générale aujourd'hui c'est quoi self-confidence c'est te pomper à l'intérieur et tout que you're the best et je sais pas quoi ça c'est bien pour quelqu'un qui souffre des manques de confiance et d'estime de soi et tout mais de faire ça comme ma vie moi toute ma vie je vais toujours me booster à l'intérieur et que moi je suis je ne suis que un être humain même le prophète Allah azzawajal a dit rabbi hal -kuntu illa on est des êtres humains les êtres humains font des erreurs font beaucoup d'erreurs encore une fois les êtres humains sont imparfaits et lorsque je dresse mon bilan je dois être Conscient de cette réalité. Je ne dois pas me leurrer par mes bonnes œuvres, par mes bons coups. En passant, on a oublié de mentionner un point qui est très important ici. Ça, c'est un petit détail très intéressant. Lorsque tu fais ton bilan, il y a le plus, il y a le moins. Il faut être équitable, mettre le plus et le moins. Mais, tu dois te concentrer sur quoi Le plus le plus tu devrais te concentrer sur, surtout sur le, le moins Ibn Mas'ud l'un des compagnons du prophète wa sallam, une fois il est passé par un groupe de personnes ça c'était un cercle de personnes 4-5 personnes, qu'est-ce qu'elles faisaient ces personnes elles étaient regroupées, elles avaient des pierres des petits cailloux comme ça Et elles disaient, faisaient le dhikr d'Allah subhanallah alhamdulillah Subhanallah, alhamdulillah. A chaque fois que quelqu'un disait quelque chose, un bon mot, dhikr dallah subhanahu wa ta'ala, Allahu Akbar, bismillah, il mettait un caillou. Pour les compter, pour dire qu'à la fin de notre heure, chacun dit subhanallah, mille fois, dix mille fois, cinq mille fois, Allahu ta'ala a'lam. Alors il a dit, qu'est-ce que ces personnes-là sont en train de faire Ils lui ont dit, sont en train de compter leur Bonne œuvre, il Udduna,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 qui est habitué à se faire des milliers d'argent, des, des, des milliers de dollars par, par jour. Est-ce que lui, vraiment ce qui l'intéresse, c'est les bonnes œuvres, c'est ce qui rentre Ou bien ce qui l'intéresse, c'est ce qui est imparfait, ce qui lui manque Parce que sa grande menace, c'est ça, ce que son commerce va échouer un jour à cause de mauvaise gestion. On ne va pas dire « Ah, aujourd'hui j'ai eu 5 clients, j'ai eu 7 clients, 8 clients, ça, c'est pas important. » Parce que ça, maintenant, ça fait partie de son quotidien. Un client qui rentre, dès qu'il paye, l'argent rentre dans mon compte bancaire. Je l'ai, c'est gardé. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est les mauvaises œuvres et les mauvaises expériences. « Oui. »« bin Est-ce que, est que l'être humain habituellement lorsqu'il se juge, est-ce que l'être humain est-ce qu est, est que la personne est neutre envers elle-même Ou bien est-ce que notre jugement envers nous-mêmes tend à être biaisé Très biaisé. Très biaisé, pas, pour, pas vers le négatif pour la plupart des personnes. Il y a encore une fois une exception. Il y a certaines personnes, une exception de personnes, minorité de personnes qui tendent à toujours se voir sous un angle qui est Trop négatif. Mais la plupart des personnes, lorsqu'elles se voient, elles vont être biaisées dans leur jugement envers elles-mêmes. C'est pour ça que parfois on blâme toujours les autres, mais on oublie de se, de se blâmer nous-mêmes. Ah, regarde tel comment il parle. Regarde telle personne comment elle pense. Regarde ce que cette personne n'a pas fait. Les autres n'ont pas fait. Et pas fait, ainsi de suite. Et le jour où quelqu'un va venir me confronter sur ma propre situation et me poser les vrais faits devant moi, là je vais voir que parfois d'autres personnes connaissent de moi ce que moi je, je ne connais pas. Parce qu'encore une fois, je suis biaisé. C'est pour cela qu'on doit avoir ce van penser du mal de soi-même, prendre un peu du recul, commencer dans le négatif, avant de se convaincre qu'on est vraiment dans le positif. là la troisième condition aussi qui est très importante c'est de pouvoir faire la distinction entre la ni'mah, un bienfait d'Allah et entre la fitna fitna c'est l'épreuve quelle est l'épreuve selon vous c'est quoi une fitna qui pourrait nous donner un exemple d'une épreuve d'une fitna tu perds ton travail bon exemple ça c'est une fitna si quelqu'un a vraiment besoin d'un travail au moment actuel et présent elle a perdu son emploi c'est une fitna c'est une épreuve mais l'exemple que notre frère vient de donner ça rentre dans une catégorie l'une des deux catégories de la fitna ou bien des épreuves qui est la catégorie la plus connue et la plus populaire et c'est là où réside le problème Les gens, lorsqu'ils parlent d'épreuves et de fitna, ils ne regardent que les épreuves de difficulté hardships. Mais les gens vont ignorer la deuxième catégorie qui est aussi importante que la première qui est la fitna de la facilité. Fitnatou assarra, gagner beaucoup d'argent. Je gagne beaucoup d'argent. Alors Tout marche bien dans ma vie. C'est ça la conclusion que les gens vont avoir, souvent. Je me fais beaucoup d'argent, alors tout marche bien. Notre frère, il a, il a parlé de perdre un emploi, quelqu'un d'autre, ça serait, je viens d'avoir l'emploi que je voulais toujours avoir. Je l'ai eu, et de façon tellement facile. Ils m'ont pris, ils m'ont accepté. J'ai fait l'entrevue, et je ne pouvais pas croire qu'ils vont m'accepter, ils m'ont pris. Alors, tout marche bien dans ma vie. Ça, ça peut être un grand danger. Parce qu'encore une fois, ça, ça peut nous empêcher de faire la part des choses. Allah Azza wa Jalla dit On vous éprouve avec le bien et on vous éprouve avec le mal. Toute notre vie, c'est une épreuve. Comment est-ce que, est que Allah Azza wa Jalla pourrait nous éprouver avec le bien Qui pourrait nous élaborer sur ce point Comment est-ce que le bien pourrait être une épreuve? Oui. Je me fais beaucoup d'argent, mais je n'aide pas les autres. Ça c'est une fitna. Le fait de ne pas être reconnaissant. Le fait de ne pas être reconnaissant. D'oublier Allah subhanahu wa ta'ala. Souvent les gens, pour un croyant, lorsqu'il est dans la situation de difficulté, il va te dire « J'ai besoin que Allah il m'aide et j'ai besoin, ya Allah aide-moi. » Mais la même personne, si Allah lui donne le bien juste après, elle lui donne ce qu'elle demandait, elle va oublier Allah subhanahu wa ta'ala. Elle va dire « Ah, finalement, ce n'était pas si grave que ça. À toute chose, il y a une solution. On peut trouver des solutions. Ce n'est pas le doha ou autre chose. Là, elle va oublier Allah subhanahu wa ta'ala. » Oui. Ça peut mener à l'arrogance. Al-Kib, encore une fois. Qu'est-ce qu'on a aussi Oui. Euh, pas Avoir du ilm mais ne pas l'appliquer. Avoir beaucoup de connaissances, mais qui ne sert pas à grande chose. Quand, lorsque la connaissance et le savoir ne se transforment pas en action. Aleykoum <tousse> salam <tousse> wa Voyez-vous Donc tout ça, c'est des exemples d'épreuves qu'Allah Azza wa donne qui sont des épreuves par le bien, pas par le mal. Et parfois les épreuves par le bien elles sont plus dures que les épreuves par le mal parce qu'on ne voit pas que c'est une épreuve. C'est pour ça que parfois il nous parle ici, l'imam Ibn Qayyim cette capacité que le croyant doit avoir à regarder de façon plus précise pour faire la distinction entre la ni'ma, un bien fait d'Allah Azza la vraie ni'ma et entre la fitna. Qui pourrait nous dire comment faire la distinction Comment faire la distinction entre pour quelqu'un qui est riche, comment faire la distinction entre est-ce que ma richesse c'est une ni'ma pour moi ou bien c'est devenu une fitna pour moi, un bienfait, un don d'Allah ou bien c'est devenu une épreuve Qu'est-ce que je fais de cet argent Voyez-vous, les prétentions c'est facile. Wa minhum man'aaheha Allāh la in aatana min fadhlihi la wa mina Il y a des gens qui ont dit que c'est si Allah, il va me donner de l'argent, et ça, on l'entend beaucoup de nos jours. Qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie Je veux étudier pour avoir un bon emploi, pour devenir très riche, et pour aider, et faire le bien. Tu sais, le croyant, c'est bien le C'est le croyant qui a beaucoup d'argent. Ça, c'est bien si l'argent, il est halal. Allah, il aime ça, parce que le croyant peut aider, et peut, et peut, et peut. Et peut. OK, mais une fois qu'il va devenir le croyant qui est riche et tout, combien de personnes vont vraiment aider Et les personnes qui vont aider, vont aider par combien Par quel taux Par quel pourcentage Même les personnes qui aident vont souvent aider par le strict minimum pour dire « hamdullah Allah m'a donné beaucoup d'argent, c'est une ni'ma d'Allah. » Alors que tu ne sais pas que c'est devenu pour toi une fitna, une épreuve. Le jour dernier, Allah Azza wa Dhan, il va nous questionner sur le confort Sur le bien qu'on avait. Pas pourquoi est-ce que vous aviez le confort. C'est pas que le confort c'est haram. C'est pas que le confort c'est mal. Mais le confort qui n'est pas utilisé pour générer de bonnes œuvres devient contre nous. Ça joue contre nous. Ça ne joue pas en notre faveur. Combien de personnes, Allah Azza wa il le fait marcher sur le chemin de l'égarement par la ni'ma, par les bienfaits, alors qu'elle ne sait pas. وَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ Ça, bien sûr, l'exemple typique, si on va vraiment à l'exemple extrême ici, on sort de seulement entre la vie, notre vie en tant que croyant. L'exemple qui est extrême, c'est l'exemple de tous les tyrans à travers l'histoire, que ce soit Pharaon et ainsi de suite, jusqu'aux tyrans de nos jours qui vont dire « Mais regardez, toutes ces personnes-là que moi j'opprime, à qui je fais du mal, et ainsi de suite, et qui demandent « Allah aide-nous, Allah aide-nous, Allah aide-nous, et que jusqu'à maintenant elles sont dans la même situation de faiblesse et moi qui fais tout ce qu'il fait comme mal, et qui, qui est plein d'arrogance et qui, et, qui et qui pense qui n'a Aucunement besoin de mon créateur ou bien d'Allah Azzawadu, Ta'ala Allah et ainsi de suite, je ne fais que monter en termes de puissance et tout le mal que je fais, il n'y a rien qui peut me blâmer et me punir pour ça. Qu'est-ce que ça s'appelle Ça s'appelle istidraj. C'est quand Allah Azzawadu, il tire la personne vers le piège. Le piège, ça veut dire la punition d'Allah subhanahu wa ta'ala qui va sortir au moment et de la façon de laquelle cette personne ne sait pas et ne s'attempe. Oulayyadu Maftounin bithana il-juhali alayy. Un autre point aussi sérieux qu'est-ce qui, parfois, fait biaiser notre propre bilan, c'est les paroles des autres, les louanges des autres, les gens qui parlent toujours du bien de toi, est-ce que c'est de bons amis Les gens cherchent les likes. C'est ça. De nos jours, ton friend, ton ami, pour que j'accepte qu'il soit friend, c'est pour que tu fasses des likes. Like, like, like, like, like. Et là, les gens, subhanallah, sont, devenus, sont rendus, rendus à être conditionnés. Combien de likes je vais avoir pour mes paroles que je vais écrire sur Internet Si j'en ai 20 aujourd'hui, ça veut dire que je suis important. Si j'en ai 50, je suis très important. S'il si n'y a personne qui ne fait rien du tout, ça veut dire « Je ne suis pas important. » billahi ta'ala. Who cares? Pourquoi cherches-tu que les autres t'approuvent, que les autres aiment tes paroles, acceptent tes paroles? L'important avant, avant tout, c'est quoi? C'est qu'Allah Azza wa il accepte nos actions c'est qu'Allah soit satisfait de toi, parce que les êtres humains quand on dit les êtres humains c'est tous moi et vous et tout le monde, les êtres humains sont dangereux aujourd'hui va dire les meilleures choses sur toi le lendemain dès qu'un conflit va sortir un problème, situation va changer celui que tu pensais que c'est ton meilleur ami va devenir ton pire ennemi on n'est pas en train de dire que les êtres humains on doit les voir comme des démons on est, en train de voir, on est en train de dire que les êtres humains on doit les voir comme des comme des êtres humains un être humain ce n'est pas un ange un être humain ce n'est pas un seigneur ces paroles ça ne veut rien dire c'est bien un encouragement qui vient d'un autre être humain ça nous aide parfois les paroles, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la bonne parole c'est aussi une œuvre de charité. C'est bien de dire de bonnes, par de, de, de bonnes paroles, d'encourager les autres, d'encourager les bonnes initiatives, et ainsi de suite. Mais de là arriver à un niveau, lors duquel ou bien dans lequel moi, je ne vais me juger qu'à travers les paroles des autres, ce que les autres disent de moi, ça c'est grave. Parce que comme on a dit, les gens, ce que les autres disent de toi, c'est souvent biaisé. Soit que les gens ne savent pas qui tu es vraiment, ne te connaissent pas vraiment, pensent te connaître, mais te, ne, ne, ne, ne, te, ne te connaissent pas, ou bien que les gens s'attendent à gagner quelque chose de toi, ou bien en peur de toi, à cause de ta puissance ou autre chose. Pensez-vous que les gens habituellement vont critiquer une personne qui est riche en étant dans une situation dans laquelle elles peuvent partager et prendre une partie de sa richesse Non. Ce que les gens ne veulent pas, couper les liens, « yusnuna alay » on parlait du bien et augmenter ainsi de suite, exagérer. C'est pour ça qu'on ne doit pas se leurrer par les bonnes paroles des autres. « illahi wa Aussi le leurre, parfois être leurré, « ghurur se leurrer par le fait que moi, tous, à chaque fois que je demande quelque chose de Allah, il me la donne. Ça veut dire « Allah » Il m'aime, ce qui n'est pas vrai. Allah Azza il répond dua, Mais ce n'est pas à chaque fois qu'il te donne ce que toi tu demandes que ça veut dire qu'Allah, il, il t'aime. Savez-vous que... On va donner encore une fois situation et vous allez juger, Taala et nous expliquer pourquoi. Alaykum salam wa rahmatullah. On a la personne, la personne numéro 1. Après ça, la deuxième personne ici. Première personne a demandé quelque chose à Allah, Allah subhanahu wa ta'ala lui a directement accordé ce qu'elle voulait. La deuxième personne, elle a demandé quelque chose d'autre à Allah subhanahu wa ta'ala, ça fait des semaines et des mois qu'elle demande, et il n'y a rien encore qui est qui est venu et qui est descendu. Numéro 1, ce que cela veut dire que la personne 1 est plus proche d'Allah que la personne 2 Non. Deuxième question c'est le pourquoi maintenant. Pourquoi est-ce que vous avez dit non? Pourquoi est-ce qu'on Allah a il donnerait à numéro 2? So you ask for the goodness and you ask for the bad. You don't know what exactly is right for you and what's Excellent, donc tu as donné 90% de la réponse. Donc l'être humain, ce n'est pas tout ce que l'être humain demande qui est la bonne chose pour lui, voyez-vous. Parfois, regardez, on fait toujours cet exemple, cette comparaison entre un adulte, comme des parents par exemple, et un enfant. Un adulte, surtout des parents, savent très bien que ce que leurs enfants demandent, ce n'est pas toujours la bonne chose. Pour eux, des enfants, un enfant lorsqu'il voit quelque chose, lorsqu'il s'attache à quelque chose, va vouloir l'avoir tout de suite. Il va insister ainsi de suite. Et souvent, est-ce un parent qui est responsable, ce n'est pas un parent qui va toujours dire oui, accorder toutes les demandes. Pourquoi Parce que le parent, parfois, et souvent c'est ce qui est bon pour l'enfant que l'enfant ne va pas savoir. Ça c'est entre l'adulte et l'enfant. En réalité, si tu vas à un niveau qui est supérieur, on monte un peu plus, tous les êtres humains sont comme des enfants. Tous les êtres humains. Ils demandent des choses et veulent avoir des choses et s'attachent à des choses en pensant que c'est leur bien. Et il est arrivé à chacun de nous d'avoir tellement voulu quelque chose, tellement ça c'est vraiment je veux avoir telle chose, pour que quelques temps après, C'est-à-dire, « Alhamdulillah, je ne l'ai jamais eu. Ou bien, « Je l'ai eu mais ça n'a servi à rien du tout. Je n'aurais pas dû l'apprendre. » La personne 2, comme on a dit, si c'est la personne 2 à qui Allah Azza wa répond toujours, il lui donne ce qu'il veut, ça ne veut pas nécessairement dire qu'Allah Subh'ata il t'aime parce qu'il donne tout ce que tu veux. Peut-être qu'Allah Azza wa il te donne tout ce que tu veux parce que ton niveau de foi il est tellement tellement bas que Allah azawoddin, il sait que toi tu es tellement fragile, vulnérable, que si Allah azawoddin ne te donne pas, tu vas suivre le shaytan. Alors Allah azawoddin, il te donne, et Allah azawoddin, il sait que ce n'est pas la bonne chose pour toi, mais il va te la donner pour que tu apprennes toi-même avec l'expérience que ce n'est pas toute chose que tu voulais qui est la bonne chose pour toi. La personne numéro 1 pourrait être plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala et malgré ça, Allah azza wa ne lui donne pas ce qu'elle demande. Pourquoi Parce qu'Allah azza wa il a gardé quelque chose de meilleur pour cette personne. C'est lui qui va choisir pour la personne. C'est pas elle qui va choisir parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il sait que cette personne, elle est sincère et elle est patiente et endurante. Elle va continuer à être un bon croyant. Qu'elle ait tout de suite ce qu'elle demandait ou bien qu'elle Ne l'est pas. Mais Allah Azza wa il va lui préparer ce qui est bon pour elle. C'est pour ça toujours on dit, le croyant doit toujours laisser à Allah Azza wa le soin de choisir pour toi. Laisse toujours Allah Azza wa choisir pour toi. On ne peut pas tu n'as pas dire que tu n'as pas, pas le droit d'avoir des préférences. On est des êtres humains. On peut avoir une inclinaison envers quelque chose. Une préférence pour quelque chose. Et on essaye. D'avoir cette préférence tant qu'elle est halal, tant que c'est quelque chose qui est bien. Mais en fin de compte, il ne faut pas être frustré et se dire que moi ma vie soit, ça va être comme ça, selon cette option, ou bien ma vie elle est ratée. Tu ne sais pas. Et si on parle ici de l'événement le plus important dans notre vie, c'est quoi l'événement le plus important dans notre vie Hmm? l'événement le plus important de notre vie notre mort, notre mort. ça c'est l'événement le plus important plusieurs personnes souffrent de cette réflexion je vais mourir quand je vais mourir où je vais mourir comment je ne veux pas mourir de telle façon moi je ne veux pas mourir jeune Je ne veux pas mourir. Ce n'est pas tes affaires. Tu ne sais pas quest ce qui est bon pour toi. Laisse Allah azza choisir ce qui est meilleur pour toi. Peut-être que c'est mieux pour toi de mourir ce soir. Peut-être que c'est meilleur pour toi de vivre encore 50 ans. comprenez Peut-être que c'est meilleur pour toi de, de mourir une, une mort qui est soudaine. Peut-être que c'est meilleur pour toi d'avoir une maladie pendant des années avant de Mourir, tu ne sais pas. Laisse Allah Azza wa choisir pour toi. Ne choisis pas la place d'Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'en fin de compte, on ne peut pas changer le qadar, on ne peut pas changer le destin. Donc fais confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et Allah Azza wa Jal, il va faire le meilleur pour toi de chaque option que tu vas avoir dans ta vie, insha incha'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kullu qabulin écoutez bien ça, ça c'est un exemple aussi intéressant ce qu'on appelle de nos jours être populaire lorsque les gens t'aiment lorsque les gens parlent de toi de façon qui est positive est-ce que ça, ça veut dire nécessairement que Allah Azza wa il t'aime est-ce que ça veut dire nécessairement que c'est une ni'ma, bienfaisance Allah il a fait de moi une personne qui est influente personne qui est populaire et ainsi de suite, pas nécessairement. Il te dit il Tu dis que si tu es populaire, si les gens ils t'aiment, si de suite, et que ça si si considéré dans l'image plus grande et plus large Si tu es populaire et que les gens t'aiment, mais qu'en même temps, toi tu es humble devant Allah subhanahu wa ta'ala, tu te rapproches d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu gardes dans ta tête, encore une fois, dans ton esprit, que ce qui est le plus important c'est de te rapprocher d'Allah, pas de te rapprocher des gens. Alors ça c'est une grande ni'ma d'Allah azza wa Ça c'est une récompense que tu as dans la vie du bas monde. Parce que les cœurs sont entre les mains de qui D'Allah subhanahu wa ta'ala. Écoutez bien la règle. La règle, elle est très connue. Elle est très belle et elle est très intéressante. Et chaque croyant doit vivre selon cette règle. Si Allah est satisfait de toi, il va faire en sorte que les gens vont être satisfaits de toi et vont te respecter. Tôt ou tard. Si Allah n'est pas satisfait de toi, Allah va faire en sorte que les gens ne soient pas satisfaits de toi. Tôt ou tard. Ou tard. Même si les gens pourraient dire le contraire avec leur langue, encore une fois. Et on connaît tous, bien sûr, je n'ai pas à vous donner des des exemples. Peut-être que vous connaissez des exemples bien plus que moi, des exemples de ce qu'on appelle de nos jours les personnalités publiques et ce qu'ils appellent les stars et les vedettes et je ne sais pas quoi de personnes qui étaient hyper populaires et après ça du jour au lendemain, cette personne-là s'est devenue là. La risée, c'est ça le mot, le mot que je cherche. C'est devenu la, la risée des gens. Pourquoi Parce que les gens parlent du bien de toi. Du, et même, en, en passant, on ne parle pas seulement, de, euh, encore une fois, des, des shows et ainsi de suite. Même dans un contexte qui est beaucoup plus cerné. Je peux vous dire par expérience. Je peux vous dire par expérience. Que, alhamdoulilah, à travers des années, faire la et la khutba et tout. Par expérience, j'ai appris une chose très importante. Ce que les gens disent, ça ne veut rien dire. Plein de personnes vont dire, vont venir après la ah. Oh, Aujourd'hui, c'était tellement un serment, tellement intéressant. C'est le meilleur serment que les gens ont tendance à exagérer. J'ai tellement appris et j'aimerais ça apprendre à chaque jour. Et si seulement il y a un... Au début, tu dis, waouh, vraiment, subhanallah. L'effet est tellement si important. Mais tu vas rapidement apprendre que les gens ont tendance à exagérer. Même si cette personne elle est sincère, peut-être c'est le simple effet du moment qui va être dissipé après quelques minutes ou quelques, ou quelques heures. C'est pour cela, pourquoi est-ce que je dis cela C'est l'une un, des preuves qui prouve que je ne suis pas en train d'exagérer, c'est que souvent, encore une fois, à travers l'expérience, lorsque les gens parlent et parlent et parlent, te disent « Oh, c'était tellement et tellement... » Dès que, tu, dès que tu demandes aux personnes de passer à l'action, l'action juste après, là les gens, ouf, partout. Quand on va donner l'exemple, exemple. Un exemple simple. Ça m'est déjà arrivé avec cet exemple ou bien avec d'autres, mais on va donner un exemple simple, comme on a dit ici, entre les paroles et les actions. Parfois, Par exemple, on va faire une khutba, On va faire un serment le vendredi dans la mosquée. Donc là, tu as 700 personnes, 800 personnes qui sont, qui sont présentes. Là, la mosquée dans laquelle tu vas faire ton serment va commencer un programme pour enseigner le Coran. Le Coran. Des cours pour enseigner le... le Coran. Là, les personnes qui sont responsables de la mosquée, elles vont te demander, est-ce que tu peux faire une autre le serment aujourd'hui qui va parler du du Coran pour que ça encourage un peu les gens à à s'inscrire à se joindre et ainsi de suite. Là tu vas faire serment, tu vas essayer de faire un serment qui est puissant avec les ayat, les versets, les hadiths pour encourager les gens. Et là comme on a dit, tu vas mentionner qu'il va avoir un programme de Coran qui va débuter et ainsi de suite et que tout le monde est invité à s'inscrire, c'est gratuit et vous allez apprendre Coran. À la fin, tu vas voir des personnes qui vont venir te dire pour... C'était tellement puissant aujourd'hui, barakallahou fik tellement intéressant, on a beaucoup appris ainsi de suite. Ok, est-ce que tu vas t'inscrire, Charles? Ah, en fait, c'est parce que moi, tu sais, là tu vas demander au responsable après ça de la mosquée combien de personnes se sont, se sont inscrites? Cinq, dix personnes, dix personnes de toute cette population. Différence entre les paroles. Il y a entre vraiment là une vraie conviction à l'intérieur du cœur. C'est pour ça, comme on a dit, il faut jamais se leurrer. Il faut jamais être emporté par les paroles des gens et par leurs louanges et ainsi de suite. Toujours entre tes yeux, ce qui est important pour toi, c'est que Allah subhanahu wa taala il soit satisfait de toi. Euh, euh, je propose qu'on prenne une petite pause une 5 10 minutes maximum une Après ça, on va continuer pour för en otro 40 minuter Inchallallahu ta'ala Barakallahu ta'ala Fikou Ta'im mm. mm. okay. uh, Il nous Imam Ibn Al-Qayyim Rahimahullahu ta'ala Et là ça commence à devenir encore plus intéressant Attam yizu Bayna ma Lillahi min wujubil obudiyyati wal tiza mit ta'ati wajtina bil masiya. Wa bainama laka. Le bilan. Vi har en termes de bonnes oeuvres. Qu'est-ce que j'ai fait et qu'est-ce que j'ai fait en termes de mauvaises oeuvres. On a parlé de la question des dettes, la responsabilité, dettes morales, dettes, euh, dettes faits financiers, et ainsi de suite. Mais là, il y a un autre point. C'est de faire un bilan dans la théorie. Qu'est-ce qui est pour moi et qu'est-ce qui est sur moi Quels sont mes droits envers Allah subhanahu wa ta'ala Quels sont les droits que Allah m'a accordés Et quels sont mes devoirs et mes obligations devant Allah subhanahu wa ta'ala Qu'est-ce que cela veut dire Ce qui est à toi, c'est tout ce qui est licite dans la religion. Quelles sont les choses qui sont licites dans la religion Hmm? Ce qui pas illicite. tout ce qui n'est pas illicite est-ce qu'on peut les citer, est-ce qu'on peut les énumérer non, il y a des millions de choses qui sont dans cette vie qui sont licites, pense à tout ce que tu fais dans ta journée, enlève tout ce qui est illicite s'il y a des choses qui sont illicites et le reste c'est C'est licite. C'est pour ça que la zone... Les gens pensent que la religion, être religieux, être pratiquant, c'est tellement une grande restriction que tout va devenir haram, que tout va devenir interdit et tout ça. C'est vraiment pas vrai. Parce que le domaine le plus large des actions, c'est le domaine de ce qui est licite. Qu'est-ce qu'Allah, Azza wa nous a interdit de boire Qu'est-ce qui est interdit L'alcool. Et tout ce qui orbite autour de... L'alcool, ça veut dire tout ce qui va affecter notre raison de façon négative et qui va causer l'ivresse. Qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a rendu licite à boire maintenant Quelles sont les boissons qui sont licites Hein <rire> Tout le reste. Tout le reste. Wa ma la ta'lamun. Ma ta'lamun wa ma la on peut un peu ici demander c'est quoi les boissons qui sont licites On va mentionner ici des dizaines de boissons. Mais il y a ailleurs dans le monde, dans d'autres cultures, dans d'autres régions du monde, plusieurs autres boissons que peut-être on ne connaît pas et qui sont licites. Voyez-vous Allah Azza wa nous a donné des droits. Tout ce qui est licite, il est pour toi. Mais il y a aussi ce que tu dois faire. Tes obligations. Et il dit, si l'imam Ibn Qayyim, mémorisez bien cette phrase, toujours la garder dans notre conscience, dans notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Remplis tes obligations, Allah va t'accorder tes droits. That's it. Ce verset, il contient une réponse incroyable, pas plus claire, sur la question que plusieurs personnes se posent. Et malgré cela, il y a des gens qui ne font pas leur salat. L'argument, encore une fois, qu'on a mentionné un peu plus tôt, l'argument très populaire lorsqu'il s'agit de faire la prière, faire les cinq prières par jour, qui ne prennent presque rien de notre temps. Plusieurs personnes qui disent, je ne fais pas la prière parce que je n'ai pas le temps et parce que je travaille. Pourquoi tu n'as pas le temps parce que je travaille Ou bien les gens vont dire, j'ai le temps, mais je n'ai pas le temps de prier à l'heure parce que je travaille. Pourquoi tu travailles pour me faire de l'argent Qu'est-ce que Allah dit dans ce verset وامر اهل ك بالصلاه salat, في الصلاه باغدون تفامي de faire la salat encourage ta famille à faire la salat faire la prière pas seulement moi ma famille dans mon foyer on fait la prière on fait la salat واستبر soit patience soit endurer toujours de façon régulière faire la prière et faire la salat qu'est-ce qu'il dit Allah juste après ça la nasaluka karizqan, nahnu narzuq On ne te demande pas de nous enrichir. <coughs> Allah Azzawajal ne te demande pas de lui envoyer la richesse. C'est lui qui va t'enrichir. Nahnu narzuku. Ça veut dire fais ta salat, fais ta prière et ton argent va venir, c'est ton droit. Mais fais ton devoir. Mon problème doit être, mon plus grand problème, ça doit être quoi Mon devoir, pas mon droit. Parce que mon droit va venir, Inshallah, avec bien sûr un certain minimum d'effort. Mais il ne faut pas devenir... Il y a une grande différence entre celui qui travaille pour avoir de l'argent et entre celui qui est fou d'argent. Il ne fait que travailler, travailler, travailler. On a parlé un peu de ça. La dernière fois, on ne va pas revenir sur ces détails. Läboudda bittamini minattamizi Bainama lakawama Alaikwa i'ta ikullidi haqqin haqqa Ici être juste Chaque partie de ta vie Chaque element de ta vie Tu dois lui accorder son droit Qu'est-ce que le prophète sallallahu alaihi wasallam? a dit Hadith très connu Qui nous enseigne comment faire la balance Qu'est-ce qu'il a dit le prophète sallallahu alaihi wa Inna li nafsika alaika Haqq Ta personne, ton âme, ton corps Il a un droit sur toi Ça veut dire tu, as, tu dois accorder Un temps de repos à ton corps, à ton âme. « alayka, haq. » Ton Seigneur, il a un droit sur toi. « Wali nafsika alayka, ou ahlika alayka, haq. » Ta famille a un droit sur toi. « Fa'artikulladhi haqqin, haqqa. » Alors, distribue tes droits de façon qui est équitable. Je ne veux pas dire « Je travaille. » De ce fait, j'oublie ma famille, j'oublie mon Seigneur, et j'oublie même ma propre santé parce que je bosse comme un âne. Excusez-moi, comme on a parlé l'autre fois du hadith du prophète wa Je ne fais que travailler, travailler, travailler, travailler, travailler, travailler. Je suis pas une machine. Je n'ai pas été créé pour générer de l'argent. Et je ne peux pas dire aussi, ah, je suis occupé avec ma famille, ma famille, ma famille, et j'oublie mon Créateur. Et je ne peux pas dire aussi « Je suis occupé avec les bonnes œuvres et l'adoration et la prière et, mon, et, et mon, mon créateur et je vais oublier ma famille et ma personne et ma santé ainsi de suite. » C'est la balance entre tous ces éléments-là. Et cette balance-là, elle nous sert encore une fois, elle nous aide lorsqu'on fait notre bilan pour savoir Qu'est-ce qu'on doit faire à quel moment et de quelle façon Ils nous disent c'est regardez, c'est pour ça qu'on disait que ça c'est intéressant. Wa kathiru nas min min qismi wa tarkihi. Plusieurs personnes font un mélange. Le mélange, c'est A ou B. C'est deux sortes de mélanges. Premier mélange C'est lorsqu'une personne va inverser, va faire de ses obligations, de ses devoirs, elle va en faire des, des droits. À la place de voir que moi, je dois payer la zakat, je dois payer l'œuvre de charité, et de payer ma zakat, et d'aider les autres, et de faire la et ainsi de suite, je ne vais pas percevoir ça comme un devoir, je vais le percevoir comme un droit. Ça veut dire, Allah, il m'a donné le droit d'avoir des récompenses, des hasanats, en faisant des œuvres de charité. Je suis en train d'utiliser mon droit. Si je ne l'utilise pas, ce n'est pas gras. Ça, c'est premier mélange. Vous comprenez Allah, Azza wa lui a accordé une obligation que lui, il va percevoir comme un droit. La différence, c'est qu'un droit m'appartient, je peux m'en priver si je veux. Une obligation, je ne peux pas le faire. Je dois remplir mon L obligation. Comme on a dit plusieurs personnes, plusieurs musulmans aujourd'hui, ils perçoivent certaines parties de la religion comme étant de simples droits. Si je veux, je fais. Si je ne veux pas, je ne vais pas le faire. Et le contraire. <coughs> Il y a des gens qui vont aller vers l'autre extrême, qui vont inverser, qui vont faire de leurs droits des Devoir. obligations et des devoirs. Et de ce fait, فَيَتَعَبَّدُوا بِتَرْكِمَا Il y a des gens qui sont arrivés à penser, par exemple, on sait ça, c'est à travers l'histoire de l'islam et des autres religion et message avant l'islam aussi ou bien avant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa ça n'existe peut-être pas aujourd'hui parce qu'aujourd'hui c'est plus l'autre extrême qui est prévalente, mais ça existe chez une certaine minorité. Des gens qui disent que pour te rapprocher d'Allah moi pour être un bon croyant je ne vais jamais manger la viande pour le reste de ma vie je ne vais jamais me vêtir de façon confortable pour le reste de ma vie. Je ne vais jamais bien dormir pour le reste de ma vie. Et ainsi de suite. C'est quoi le mélange que cette personne, elle a fait Elle a fait des droits, elle a transformé les droits en des obligations, des devoirs. Ça veut dire, quand on parle ici de devoir, ça veut dire faire ou ne pas faire. Ça veut dire, j'ai le devoir de ne pas manger de la viande pour être un bon croyant. Et ça, bien sûr, c'est une innovation dans la religion d'Allah subhanahu Taala. Comme dans le hadith du prophète On connaît un hadith authentique Dans lequel il y a eu des gens Qui sont venus chez le prophète Pour le chercher, ils ne l'ont pas trouvé Alors ils ont dit Qu'est-ce que le prophète fait dans sa vie C'est quoi sa journée typique C'est quoi son mode de vie Alors ils ont dit moi, Quelqu'un a dit moi je ne vais jamais me marier Parce que moi je me consacre à L'adoration Et l'autre, il a dit quoi Moi, toute l'année, je jeûne. C'est comme si c'est le ramadan toute l'année. Pour ne pas profiter de nourriture, pour toujours faire le jeûne et ainsi de suite. Et le troisième, il a dit quoi Moi, je me prive de sommeil, je ne dors jamais la nuit. Pour pouvoir faire la prière pendant toute la nuit. Toute l'année. Ça a l'air d'être intéressant. Mais qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa a dit Elle a dit, moi je suis le meilleur parmi vous, je suis un prophète d'Allah, et malgré ça, je me marie. Parfois je jeûne, parfois je ne jeûne pas. Parfois je prie la nuit, et parfois je dors la nuit. Celui qui ne suit pas ma voix, je me dissocie de lui. Ça veut dire, transformer, de faire des droits de ce qui est licite, ce qui est licite, de le faire de le mettre dans le terrain de ce qui est des obligations des interdictions et ainsi de suite ça c'est une erreur qui est grave parce que de un tu as désobéi à Allah tu as fait une innovation dans la religion ce n'est pas vraiment la religion d'Allah et de deux ça peut être parfois plus grave que ça ça va affecter ton bilan comment qui pourrait nous dire comment cette erreur Ça peut affecter mon bilan. Ça peut, encore une fois, créer un biais. De quelle façon C'est ça. Exactement. Tout ce qui est positif ici, regardez, les gens, font, ils ne sont pas comme moi. Moi, j'ai sacrifié le mariage. Je ne vais jamais me marier parce que je suis un. Croyant qui est dédié à ma religion. Moi, je dors rarement la nuit. C'est pour ça que je suis toujours malade et tout, parce que je fais la prière Qiyamul Lay. Moi, je suis très mal nourri parce que toute la nuit, je suis en train de jeûner et tout. J'ai fait tous ces sacrifices à Allah. C'est tellement lourd sur la balance. Vous savez quoi Tout ça, c'est multiplié par zéro. Tout cet effort. Så faktiskt, Simon bilan parce que ihåg det här, Såhannawa Taala, "Håll nu nöjde om de äxserna de som har stått i sängen i den här världen och de häpnar att de är goda. De som Såhannawa Taala har gjort det här, de kommer att gå till det största förlusten. I dagens dag, de som har tillbringat hela sina i att tro att de gör rätt, men det som de gör Ce n'était pas en accordance avec la voix de notre Créateur. Ces personnes-là ont innové de leur propre tête une nouvelle façon de faire et d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. وَمِنْ تَمَامِ هَذَا تَمِيِّزَ Un autre point. On rappelle ici, on l'a mentionné la dernière fois, que ce cours, cette série, son domaine, c'est l'éthique, l'éducation, le cœur et la spiritualité. Donc, ce n'est pas organisé de façon qui est... Académique, c'est pas important. ici de faire le lien entre ce que ce qu'on vient d'apprendre tout à l'heure au début de la séance, numéro, point numéro 1, point a, point 2, ainsi de suite. Ce qui est important, c'est de comprendre chaque point pour faire de nous de meilleurs croyants, de nous rapprocher à Allah l'Allah Subhanahu wa Taala. Un autre notre point important. Un yâlma anna rida bi husn bi wa Est-ce que je suis satisfait de mes bonnes œuvres De mon bon œuvre Je viens de faire mon had, mon pèlerinage. Est-ce que je suis heureux Oui, bien sûr, je dois être heureux. J'ai fait le pèlerinage, je pas combien de crime. Par contre, est-ce que je suis satisfait de mon pèlerinage Quelle doit être ma réponse en tant que croyant Non. Et la même chose pour toutes les autres Bonnes œuvres. Pas parce qu'on vous a appris cette réponse automatiquement. Ah, il a dit aujourd'hui qu'on doit dire je ne suis pas satisfait à la fin. Non, non, ce n'est pas ça. C'est parce qu'il y a deux, deux points ici. L'action va toujours avoir un manque de l'imperfection. Et de deux, encore plus important, cette action, elle est faite pour Allah. Subhanahu wa Et ce qui est pour Allah, ce n'est pas comme ce qui est pour les êtres humains. Je vous donne un exemple. al Allah il a le meilleur exemple. On vous demande de faire un petit projet comme ça, ok On vous demande de traduire un texte de 5 pages du français vers l'anglais ou bien le contraire. C'est un travail. Tu as accepté de faire ce travail pour 10 dollars de l'heure. C'est combien le salaire minimum actuellement 10.75, il connaît par cœur, <rire> 10.75 dollars de l'heure. Situation numéro 1. Lorsque tu termines ton travail, honnêtement, honnêtement. Tu as fait ton travail, tu as fait la traduction et tout. Est-ce que tu vas vraiment grandement te soucier de la qualité que tu vas présenter? on n'est pas en train de dire tu vas pas être honnête c'est pas ça qu'on est en train de dire tu vas faire de ton mieux une fois que tu vas terminer ton travail est ce que la nuit tu vas penser à avant de dormir ou bien je sais pas moi ce qui t'empêche de dormir c'est est-ce que t'as vraiment écrit un bon texte honnêtement non le même travail parce que tu connais quelqu'un parce que qadarullah parfois c'est comme ça que ça arrive dans, dans la vie Le même travail, tu connais quelqu'un, une compagnie, une grande compagnie ou autre chose, pour un projet super important. Tu as dit, pour ces cinq pages, parce que ça va faire partie d'un contrat, d'une grande, je sais pas moi, une grande vente entre deux compagnies ou autre chose, on va te payer pour cette traduction de cinq pages, dix mille dollars. Ce que tu vas percevoir ton travail différemment maintenant ce que tu vas avoir un œil beaucoup plus critique sur ton travail. Est-ce que tu vas te soucier qu'est-ce qu'on va dire de mon travail Peut-être que ils vont dire ah on a fait affaire avec la mauvaise personne, on aurait pas dû faire affaire avec cette personne et tout. Le 10.75 dollars c'est pas comme un 10000 pièces pour le même travail. Mais la perception qu'on va donner à la valeur de ce travail n'est pas ce travail n'est pas n'est pas la même. Walillahita'ala almathal al'a Une bonne œuvre que tu fais pour Allah, ce n'est pas une bonne œuvre que tu fais pour, encore une fois, faire sourire quelqu'un, on parlait tout à l'heure du sourire. Tu peux faire une bonne œuvre, une bonne initiative pour faire plaire à ton ami. Quelqu'un veut faire plaire à son épouse, femme qui veut plaire à son mari, elle va faire une petite initiative Pour faire plaire à cette personne, ça c'est une chose, mais faire une œuvre pour Allah wa ce n'est pas la même chose. C'est pour cela que le croyant doit toujours dire est-ce que je suis satisfait de telle bonne œuvre, telle bonne œuvre Non. Alhamdulillah, je suis heureux oui, d'avoir fait une bonne œuvre, mais est-ce que j'en suis pleinement satisfait Non. La prochaine fois, inchallah, je dois la faire de façon qui est encore meilleure. C'est pour ça que il nous donne ici des exemples Pour nous montrer qu'on n'a rien inventé. Les vrais croyants, le moment lors duquel ils demandent le plus le pardon d'Allah, c'est à quel moment Écoutez bien ça. C'est après les bonnes œuvres. Après les bonnes œuvres. Est-ce qu'on a inventé ça de nulle part Ce n'est pas le cas. Allah azza wajludi Fa idha afadtum Allah 'inda al-Mash'ar al-Haram ila akhir al-aya al-lati wa astaghfiru Allah Allah azza wajludi que lors de notre pèlerinage lorsqu'on est sur le monde de Arafat après Arafa on fait quoi Estaghfiru demander le pardon d'Allah Comme si on avait fait quelque chose de mal Mais ce n'est pas à cause du mal, c'est à cause de des lacunes de notre pèlerinage. Autre chose, le prophète صلى alayhi wa وسلم, qu'est-ce qu'il faisait après sa salat dès qu'il disait salam alaykum salam alaykum? Qu'est-ce qu'on dit? Starfurolah trois fois. Tu viens de faire la salat parce qu'il y a des gens qui pensent que quand on dit starfurolah, c'est quand on a fait, quand on a commis un crime. Ah, oh, starfurolah, j'ai dit un mensonge. Ce n'est pas seulement pour ça. Staghfirullah, c'est pour n'importe quelle lacune, taqsir fi haqillahi, azza wa jal. On n'a pas rempli le droit d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et nos obligations de façon qui est convenable. Allah, azza wa jal, il nous dit, والمستaghfirina bil ashar. Les croyants, les vrais croyants les plus proches d'Allah, subhanahu wa ta'ala, ils font la prière la nuit. La meilleure prière sur rérogatoire, c'est la prière de la nuit. C'est lors de ce moment que la personne, elle est la plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, les gens qui font la prière de la nuit, est-ce que c'est les n'importe qui qui la font de façon régulière On ne parle pas de quelqu'un qui a fait la prière de la nuit une fois par année. Pas quelqu'un qui fait la prière de la nuit de façon régulière. Est-ce que c'est les n'importe qui ces personnes-là Ou en général, c'est la crème de la crème Oui. Et Allah Azza wa Jalla dit « Mustaghfirina bil Qu'est-ce qu'ils font la nuit Ils demandent le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que normalement, ça devrait être ceux qui sont endormis qui doivent demander le pardon d'Allah azza wa jalla. Si le pardon, c'était pour un mal. Mais non, ils sont en train de faire la prière et malgré cela, ils demandent le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah azza wa jalla, il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam « Écoutez bien ça. » Wa le fath on connaît la sourate Sourate An-Nasr ça c'est lorsque la victoire d'Allah va venir ça c'est la sourate qui a été révélée vers la fin de la vie du prophète sallallahu alayhi wasallam prophète sallallahu alayhi wasallam il a accompli son message il a nous a passé le message d'Allah subhanahu wa ta'ala et le Coran et tout comment est-ce que le prophète sallallahu alayhi wasallam doit conclure ce message fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir fais le tasbih Et fait le stirfah, demande le pardon d'Allah Zawajal, parce que toujours il va y avoir un manquement quelque part. Pas un manquement nécessairement dans l'action en tant que telle, ça ne veut pas dire que l'action n'est pas bonne, parce que quelqu'un pourrait nous dire, mais comment est-ce qu'on peut imaginer que le prophète, azzam, il a des actions qui sont imparfaites Ce n'est pas une action qui est imparfaite comme notre action à nous. Parce que notre action à nous qui est imparfaite, ça veut dire lors de ma prière, ça m'est arrivé que lors d'une raka'a, j'ai perdu concentration, je pensais à je ne sais pas quoi. Après ça, ah, j'ai dit « Astaghfirullah » et là je suis revenu dans ma prière. Les prophètes, ce n'est pas de cela que ça parle. Les prophètes font des actions qui sont en elles-mêmes. On peut dire que c'est des actions qui sont parfaites. Mais l'idée ici, c'est que ça reste que c'est une action d'un être humain devant son Seigneur et qu'un être humain ou même un ange ne peut jamais remplir le devoir ou bien ce que mérite le Créateur, subhanahu wa ta'ala, Allah Azza wa Jal. <coughs> طيب uh, on va finir avec deux, deux derniers points inchallah taala uh, un point relié à ça après ça on va passer au dernier point inchallah taala dernière section pour finir pour ce soir inchallah taala يتولد <coughs> uh, dit c que celui qui ne regarde pas, qui ne remarque pas, qui ne se concentre pas sur l'imperfection de ses actions, cela va donner lieu à la naissance de l'arrogance, de l'hudjib, encore une fois, le leurre, celui qui est leurré par ses bonnes œuvres. Il nous dit l'imam Ibn al-Qayyim que ça, écoutez bien ça, parce que ça c'est un savant qui est en train de dire ses paroles, ce n'est pas, pas de l'exagération, c'est sérieux. C'est pour ça qu'on a parlé autrefois des actions du cœur. Il nous dit que cette, ce sentiment de leurre, d'arrogance qui peut naître à l'intérieur du cœur après une bonne œuvre. Si la personne ne remarque pas l'imperfection de cette œuvre, ça peut faire partie des péchés majeurs. Ça peut être plus grave que la fornication et que de boire de l'alcool et ainsi de suite. C'est ce que l'imam Ibn al-Qaim lui-même il dit. Pourquoi Vous savez pourquoi Parce que ça fait en sorte que la personne va se voir comme un seigneur. Il va oublier que c'est un serviteur d'Allah subhanahu wa taala c'est pour ça que parfois une telle personne va vite rechuter très bas soit parce qu'elle ne mérite pas les bonnes œuvres ou bien parce que Allah veut la rappeler à l'ordre et lui rappeler sa vraie réalité je me rappelle une fois il y avait un savant il a dit une fois il y a un jeune homme qui a fait le hertikaf avec nous Vous savez, l'hartikaf, l'hartikaf, c'est lors du mois de Ramadan. Lors du mois de Ramadan, les dernières dix journées, personne qui va faire l'hartikaf va rester à l'intérieur de la mosquée pendant dix jours. Elle va être quasi coupée du monde extérieur. Tout ce qu'elle va faire, c'est quoi La prière et lire le Coran et ainsi de suite. Seulement les bonnes œuvres. Ce cheikh, il a dit, un jeune homme a fait l'hartikaf avec nous. Et à la fin du Ramadan, le jour de l'Eid, il a dit « Ce jeune homme est venu me voir » et il a dit « Cher, tu sais quoi Mon Ramadan, il était comme ça. » Il a dit « Quelques mois sont passés » et là on m'appelle pour me dire « Ce jeune homme, il veut vraiment te voir, il a vraiment besoin de toi, si tu peux le visiter à telle place » et ainsi de suite. Il a dit « Je suis allé pour le voir » Je l'ai trouvé dans un état aplati. Pourquoi Parce qu'il est tombé dans des péchés extrêmement graves. Et il a dit à ce savant, il a dit, moi, les je ne comprends rien. Comment est-ce que moi, je suis arrivé à ce livre Le cheikh il a dit, tu veux que je te dise pourquoi C'est à cause de... Comme ça. Parce que quand tu as dit que mon Ramadan, c'était comme ça, number one, tu n'as vu que ta perfection. Tu t'es mis bien au-delà que ta vraie situation que tu as, que ton vrai niveau. Tu penses avoir accompli le droit d'Allah, subhanahu wa taala d'être devenu presque un ange ou bien un prophète. Alors Allah, il t'a vite rappelé que tu n'es qu'un être humain qui est faible et qui est vulnérable. C'est pour ça que le croyant ne doit encore une fois jamais être leurré par ses bonnes œuvres. Et c'est, comme on l'a dit, l'une des, l'une des techniques très intéressantes pour s'éloigner de ce, de cette, de ce danger de, de l'arrogance et ainsi de suite, que je vous propose, c'est ce qu'on a mentionné tout à l'heure, ce que Ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu il a dit, dans la vie, dans ta vie, ne te soucie pas trop de tes bonnes œuvres que tu as fait. Tu as fait une bonne œuvre hier? alhamdulillah qu'Allah accepte, oublie ça. Comme si tu ne l'as pas faites. Parce que toi, tu vas l'oublier, mais Allah ne va pas l'oublier. Mais concentre-toi, dis-toi toujours, dans, dans ta tête, toujours, à chaque matin, lorsque tu te réveilles, toujours tu te dis, c'est comme si moi, je n'ai pas encore de, de bonnes œuvres. Je dois commencer les bonnes œuvres aujourd'hui, mais j'ai beaucoup de mauvaises œuvres. C'est ça mon problème. C'est comment me débarrasser de mes mauvaises heures pour qu'elles soient effacées avant ma mort et comment faire encore plus de bonnes œuvres parce qu'elles me manquent. Commence pas à penser hey, « Eh, Ramadan, l'an dernier, j'ai fait l'articaf, et ça fait deux ans, j'ai fait un autre articaf, et ça fait trois ans, je suis parti à Umrah, et ça fait quatre ans, j'ai fait le hajj et tout. » Pas important. Laisse ça. Oublie ça. Essaye d'oublier complètement. Parce qu'Allah, Azza wa il ne va pas T'oublier, Inch'Allah, et ça, ça va t'aider encore une fois à toujours te regarder sous un angle qui est réaliste et qui est neutre et qui va toujours, Inch'Allah, t'encourager à avoir euh, et à faire plus de bonnes œuvres. Donc, pour conclure, Inch'Allah, on va parler de cette dernière section, Inch'Allah, qui est aussi très très intéressante parce que là, c'est tout ce qu'on vient de dire, qu'est-ce que ça inclut en ce qui a trait à notre relation, notre regard envers les autres croyants. Maintenant, al-ma'na al-muqassirin. Ça, c'est critique. C'est pour ça que c'est peut-être la partie la plus importante et qui est la dernière. Tarba al-muqassirin. Tu ne dois jamais te moquer de ceux qui sont imparfait de ceux qui commettent des péchés et qui sont éloignés d'Allah subhanahu wa taala jamais pourquoi فَلَعَلَّ تَعْيِرَكَ لِأَخِيكَ بِذَنْبِهِ أَعْظَمُ إِثْمٍ min <rire> ذَنْبِهِ Peut-être que le fait que je me suis moqué de mon frère à cause de son péché, peut-être que cette moquerie en tant que telle, elle est plus grave que son que son péché. Voyez-vous Pourquoi Parce qu'il y a un sens qui est implicite à cela. Je suis en train de dire que moi je suis parfait, je ne suis pas comme toi. Écoutez bien ça. C'est pour ça que comme on a dit Tout ce qui fait partie du domaine des cœurs, nous en connaissons le début. La fin, on ne peut pas l'imaginer. Seul Allah Azzawajal, il l'a. Il l'a connu. C'est beaucoup plus complexe. La relation entre les êtres humains et leur créateur, c'est beaucoup plus complexe que nos paroles. Les gens, ils pensent que c'est simple. Que ah, tel, tel, non. Allah Azzawajal, c'est lui qui connaît. The secrets of ses serviteurs subhanahu wa ta'ala la'alla kasarathu bi dhanbihi wa ma ahdatha lahu min al-dhillah wal khudu' wal izra'i 'ala nafsihi peut-être que le fait que Allah azza wa il l'a brisé ça, de par un péché ou bien de par des péchés cette brisure lui a causé et a fait naître en lui de de la modestie devant Allah Subhanahu wa Ta'ala et le t'excluss de la maladie de la da'wa et de l'arrogance et de l'orgueil et sa position devant Allah en baissant la tête et le fait que il s'est éloigné de toute vulnérabilité d'arrogance et de l'orgueil et ainsi de suite peut-être que cela de son côté c'est meilleur pour lui et plus avantageux pour lui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 qui est arrogant, est tellement proche de la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que mes frères et mes sœurs, qui pourrait nous rappeler, encore une fois, qui pourrait nous rappeler quelle est notre mission dans cette vie Pourquoi est-ce qu'Allah nous a créés Un seul mot, c'est Al-ibadah, Al c'est l'adoration. Et l'ibadah, on avait dit quoi C'était quoi C'est quoi le sens de l'ibadah Pour toutes ces choses qu'on fait, que ce soit le jeûne et la prière, toute la religion, tout le Coran, tout la sunnah, c'est quoi tout cela revient à un mot qui est l'ibada c'est quoi l'ibada c'est la soumission à Allah Azzaud la soumission est l'humilité rappelez-vous on avait parlé quand on a parlé de l'ibada l'adoration en arabe c'est l'ibada on avait dit l'ibada ça vient de tariq mu'abbad. muabad tariq al, -mu al -mu c'est un chemin une route qui est mu'abbad ça veut dire qui est aplati ce qu'on va voir ils font la construction on va venir ici à Un chemin qui est plein de roches et de, euh, de bosses et ainsi de suite, on va l'aplatir pour que les gens puissent marcher dessus. Praticable. C'est ça l'ibad. L'ibad, c'est l'humilité devant Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, une bonne œuvre qui fait de toi quelqu'un qui est arrogant devant Allah azzawajal, est-ce que ça c'est l'ibad en fait Non, elle a perdu son sens. Et un péché qui a transformé la personne de son péché vers une personne qui est humble devant Allah est-ce que ça c'est bien Oui. Ce n'est pas le péché qui est bien. Attention. Parce que c'est là où le shaitan pourrait encore une fois intervenir auprès de certaines personnes va dire ah, tu sais quoi C'est mieux pour toi de continuer à faire les péchés parce que toi que tu fais des mauvaises œuvres toi et tu sais que tu n'es pas une bonne personne tu es au moins honnête. Ce n'est pas comme d'autres personnes. Il n'y a personne qui t'a dit d'être comme le premier qui fait les bonnes œuvres et qui est arrogant. Ça, ce n'est pas l'exemple à suivre. Mais l'exemple à suivre, c'est quoi Celui qui fait les bonnes œuvres et qui est humble et modeste devant Allah subhanahu wa ta'ala. Voyez-vous Donc, oui, il y a, il y a, il y a de tout dans, dans la vie. Il y a ceux qui commettent les péchés et qui sont arrogants malgré cela. Ça, c'est le pire des personnes. Et il y en a qui font les péchés et qui sont humbles, il va te dire, moi je suis musulman, mais je sais que je ne suis pas un bon musulman. Moi je le sais. Qu'Allah me pardonne, qu'Allah me guide. Je ne veut pas parler. Et il y en a que, en apparence, ils font les bonnes œuvres. En apparence, ils ont appris le Coran, mais dans les faits, moi je suis le shayr. Il y, qui, il y en a qui, comme ça, il y, a, qui, il y a même un frère, une fois, il m'a dit, dit, mais tu sais, tel sheikh dans tel masjid, il est devenu maintenant un sheikh. Ça veut dire, là, il marche comme ça à l'intérieur de la mosquée. Lorsqu'il arrive, là, c'est comme si le grand chef qui arrive. Ça, c'est pas... C'est pas un abd. C'est pour ça, les ulamas, les savants, ils ont dit, le savoir, la connaissance... Celui qui porte la connaissance, c'est comme un arbre qui est plein de fruits. Un arbre qui est plein de fruits. Qu'est-ce qui arrive à ses branches Elles vont Descendre Pas. Monter vers le haut. Plein de fruits, je monte vers le haut. Il y a une tafir. Non. Plein de fruits, ça va C'est lourd. Et c'est ça le Coran, la vérité. Coran, la révélation. Elle inna sanulqi alayka qawlan Allah azza wa jall dit que la révélation c'est une parole qui est lourde a parole qui est lourde certains ulama ils ont dit que le savant normalement le savant s'il doit être reconnaissant envers Allah azza wa jall il doit mettre sa tête sur la terre en terme de reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala et les bienfaits d'Allah azza wa jall pas celui que Allah il L'aide à faire une bonne œuvre et là, il va monter vers le haut. Vous savez, moi, je suis qui C'est moi qui a construit la mosquée là-bas. C'est moi qui a fait les dents. C'est moi qui vous avez fait. C'est ce à Allah, subhanahu wa ta'ala, Écoutez bien cet exemple. Il est mieux pour toi, il te dit imam Ibn Qayyim, de dormir la nuit, ça veut dire de ne pas faire qiyam al-layl et de te réveiller le matin en étant dans le regret on va dire oh, je voulais me réveiller pour faire la prière de la nuit je ne me suis pas réveillé c'est tellement on doit faire mieux ça c'est mieux pour toi que celui qui va passer toute la nuit à faire la prière et qui va finir bien qui va, qu va se retrouver le matin être muadjab muadjab encore une fois c'est le leur je ne sais pas est-ce qu'il y a un mot plus précis que ça en anglais il y a un beau mot c'est amazed amazement Satisfait de soi-même. Soi oui, mais ce n'est pas, pas assez ouais. puissant. Mais, en tout cas, vous comprenez le sens. « Mu'adjab », ça veut dire « Amazed by himself ».« Yusbehu », il va, le matin, lorsqu'il sort de chez lui, Va regarder les gens, ils sont en train de dire, cher taï, il y a personne qui a fait comme moi hier la nuit, a personne qui a fait Qiyam al moultaid pendant 5 heures la nuit la prière pendant. Toutes ces personnes-là, tous, tous, ils avaient l'air, ils ont l'air d'avoir bien dormi, alors que moi je faisais la prière la nuit. Et ils ne le savent pas. Seulement s'ils le savaient. Et là, si quelqu'un passe devant lui et dit passe l'amour à il se prend pour lui. Il est en train de parler à lui-même, à lui-même. Je prends pour qui lui? dis pas « Salam alaikum », mais ce sait pas « Moi, je suis qui ». Moi, je suis celui qui a fait la prière la nuit et qui fait « Qiyam al-Layl » et tout. Ça, auprès d'Allah, cette personne, elle ne vaut pas grande chose. Le meilleur que cette personne, c'est la personne qui n'a pas fait « Qiyam al-Layl », qui a dormi toute la nuit, mais qui s'est réveillée pour faire « Salat al-Faj » et qui a dit « Ah, je dois faire « Qiyam al-Layl ». Je dois commencer à faire « Qiyam al-Layl » parce que je ne suis pas un bon croyant, je dois faire un sacrifice de plus. » <try> que tu sois en état de rire Que tu commences à rire En reconnaissant tes erreurs C'est mieux que Celui qui pleure En se considérant parfait Walillahi ta'ala Al-Mathalul Toi en tant que personne, si tu avais des employés, et Allah subhanahu wa ta'ala a le meilleur exemple, si tu avais des employés, des gens que tu les payes, tu mets beaucoup d'argent, tu investis beaucoup d'argent, en attendant de ces personnes-là un certain professionnalisme dans le travail pour que tes affaires puissent fonctionner. Donc tu as un droit sur ces personnes, tout comme tu as des devoirs envers ces personnes. Est-ce que tu préfères un employé qui rit, mais qui te dit malgré ça, je sais que je ne suis pas en train de bien faire mon travail Ou bien tu préfères avoir quelqu'un qui fait semblant de pleurer comme ça mais qu'au fond de lui-même est en train de dire je suis en train de lui donner plus que le nécessaire. Le premier est meilleur. Il peut rire mais au moins il est honnête. Et il est sincère et encore une fois il est réaliste envers soi-même. وَلَعَلَّ allah asqahu. Både den där, vi får inte ha några minuter, och låt Allah åskådha. Både den där, vi får inte ha några Allah Allah åskådha. Både den där, vi får inte ha några minuter, och låt Allah åskådha. Både den där, vi får inte ha några minuter, och Allah qui se trouve au fond de, de toi-même, alors que toi, tu ne le sais pas. Ce poison, bien sûr, encore une fois, c'est Al-Ud, le leur, et Al-Kibre, l'arrogance. Il y a des gens qui sont arrogants, Allah Azza wa il a voulu lui montrer son imperfection, pour que ce soit un remède à son arrogance, alors que l'autre, il ne sait pas qu'il est imparfait, qu'il est plein d'arrogance à l'intérieur de soi-même, ou l'ayyad ou billahi, عز وجل فلله في اهل طاعته ومعصيته اسرار لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى ولا يطلعها الا اهل البصائر فيعرفون منها بقدر ما conclusion conclusion de ce point et de cette affaire extrêmement importante c'est de se rappeler comme on dit ici que entre Allah subhanahu wa ta'ala et ses serviteurs lorsqu'on parle des mauvaises œuvres ou bien des bonnes œuvres des bonnes œuvres et des péchés il y a des secrets que nul ne peut comprendre et nul ne peut imaginer attention encore une fois il ne faut pas mélanger ici on n'est pas en train de dire que le péché c'est comme les bonnes œuvres ou bien que les péchés sont meilleurs que les bonnes œuvres les péchés sont les péchés, les bonnes œuvres sont les bonnes œuvres, c'est comme le jour et la nuit il n'y a aucun, aucun, aucune possibilité de faire un rapprochement entre les deux sauf que lorsqu'on parle d'une personne X ou Y ou Z Pourquoi est-ce que tel a commis un péché Pourquoi est-ce que tel n'a pas commis un péché Ça c'est des choses que nul ne peut comprendre. Dans le qadar d'Allah dans le destin d'Allah Subhanahu wa Ta'ala, dans le décret, dans la volonté d'Allah c'est quoi la sagesse qui est derrière C'est pas nous qui pouvons comprendre. Wa la ya'manu karrat al-qadar wa satwatahi illa ahlu al Billahi Azza wa jall Et une ne sais pas qu'est-ce que le qadar te cache Qu'est-ce que le qadar te cache Le qadar c'est le destin l'avenir Il y a celui qui aujourd'hui il est ici au niveau bien élevé et qui dans quelques années va se trouver asfal på wal a'yad billahi wajal, Au niveau le plus bas et il y a des personnes qui sont aujourd'hui ici qui dans quelques années vont se trouver au niveau le plus le plus haut et on a vu parce qu'encore une fois l'être humain ne regarde que demain la semaine prochaine, mais pour Allah Azza wa Jal 5 ans ou 10 ans c'est c'est comme une seule seconde au moins que ça on a vu dans le passé des gens qui même était athées à un moment T de l'histoire. Écoutez bien ça. Et ça se reproduit, et ça va se reproduire jusqu'au jour dernier. Il y a des personnes qui, par exemple, à un moment T de l'histoire, étaient athées. Lors de ce même moment, il y a une autre personne Y qui prie cinq fois par jour à la mosquée. Cinq ans plus tard, ce Y il s'est bien éloigné d'Allah Azza Ce X qui était athée, aujourd'hui, il est plus que cinq fois par jour dans la mosquée. Et ce qui est avant, arrive aujourd'hui, et va arriver jusqu'au jour dernier. Ça veut dire, il y a aujourd'hui, parmi nous, des gens qui sont ici pour la halakha, qui sont ici pour apprendre la religion, qui peut-être dans cinq ans, ne vont plus s'intéresser. Et il y a aujourd'hui, des gens dans la rue, qui ne sont même pas musulmans, qui ne connaissent même pas Allah, qui n'ont jamais lu le Coran, et qui peut-être détestent l'Islam, et détestent la religion, et détestent, dans 5 ans, dans 10 ans, ça va être ces personnes-là qui vont être les plus intéressées pour apprendre la religion, et apprendre le Coran, et être à la mosquée et tout. Tout est avec le qadar d'Allah, et la conclusion de la chose, comme on l'a mentionné, c'est que nos bonnes œuvres, Elles ne sont là que par la volonté et l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qui nous ramène aux deux versets qui étaient à l'origine de ce livre. C'était quoi les deux versets ?« Iyaka na'abudu wa iyaka nasta'i » On adore Allah subhanahu wa ta'ala mais aussi on demande l'assistance d'Allah subhanahu wa ta'ala parce que si Allah ne t'aide pas, tu ne peux pas adorer Allah subhanahu wa ta'ala. L'adoration et les bonnes œuvres et la foi, c'est plus grand que moi, c'est plus grand que, que toi. Ça ne vient que par l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. InshaAllahu ta'ala. On va s'arrêter à ce niveau et sur ce point. Et inshaAllahu ta'ala, lors de la prochaine séance, on va commencer avec le long chapitre extrêmement rempli d'enseignements, inshaAllahu ta'ala, qui va être Mandzilatou. At-tauba, le repentir, et ça, c'est vraiment un chapitre qui est extrêmement riche et qui va nous parler en taala des péchés et des mauvaises œuvres et de leurs différentes façons et niveau et ainsi de suite. Wallahu taala, a'ala wa a'lam. Subhanakallah mawbidhekk. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu il.